Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Grand Prix. Ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vu, donc on est bien content Puis profitez-en parce qu'on on se voit pas pendant un mois après. A annonce qui a été accueillie, je tiens à dire, avec soulagement par l'équipe de Nextein Auto, bien entendu. Vous commencez à nous connaître. Non, vous savez, on ne peut, peut plus passer les uns des autres, c'est merveilleux. J'espère que vous allez bien. Et oui, Alex ne lague pas. Franck, lui, est actuellement au bureau de Pékin. C'est un, un roulement, j'espère que... Euh, pour Manu ce sera très prochainement qu'il devra se rendre au, au fameux bureau de Pékin d'Exgenoto, on rappelle hein, on essaie vraiment d'être au plus proche du sport auto même là où il n'y en a plus enfin il y, en y en a certainement encore mais bon ça, ça n'atteint pas nous j'attends nos... l'ouverture de celui de Corée du Sud du coup pour y aller c'est ça, non, mais on, on t'a réservé euh, pour l'instant une, une chambre dans un, un super hôtel, l'hôtel euh, n'a pas encore été construit mais C'est imminent, vraiment, euh, ah, ça, va... Bien, bien, ça. ça va se faire très très vite, donc faut pas faut pas s'inquiéter, il n'y aura <rire> aucun problème là-dessus. On va revenir, chers amis, sur ce Grand Prix d'Australie de Formule 1. Fait... Est-ce que ça valait le coup de se lever à 7h du matin pour ça Est-ce qu'on aurait pas pu simplement se lever à 9h moins 20 Je ne sais pas, ça c'est nos amis qui nous le diront aussi, Manu est avec nous, comment ça va Bah ça va, bonsoir à tous, effectivement j'espère que, que tout le monde a été quand même content de se lever pour voir ça, alors bon, on a quand même eu un grand prix avant d'avoir un fiasco, mais euh, c'était un peu compliqué sur la fin, et puis bon, après il y a quand même eu des résultats sportifs intéressants, évidemment je ne dis pas ça parce que McLaren passe 5e au championnat d'une course, Quelle mais euh, mais un petit peu quand même, donc voilà, beaucoup de <rire> choses à dire en tout cas. Quelle honte ça quand même, hein. mais bon, ce n'est pas forcément la chose la plus honte, ce qui est arrivé dans ce grand prix, Alex qui est avec nous aussi, comment vas-tu Ça va, ça va. Et donc, on voudrait faire une promesse à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. On vous promet une émission moins interrompue et avec moins de temps mort que, que le Grand Prix. En revanche, on n'est pas sûr qu'il y aura moins de dérapages et moins de sorties de route. <rire> oh Excusez-moi, je viens de faire tomber la... La, la télécommande qui permet l'aide. Donc, on va mettre un drapeau rouge sur euh, l'émission. On va juste aller voilà, faire une pause, euh, bien sûr, parce que vous comprenez que là, ça va demander quand même un temps fou pour pour rattraper toute cette bêtise. Donc, euh, voilà, c'est normal. Ça peut arriver encore quatre ou cinq fois dans l'émission, toutes mes excuses, mais hein, la sécurité avant tout. N'est-ce pas, Franck <rire> Eh oui, la sécurité en tout. Bonsoir tout le monde. Bah, écoutez, non, en fait, je vous prie, je ne suis pas à péquer mais je suis à Shanghai. En fait, la secrétaire a oublié d'annuler les les billets d'avion à l'hôtel et tout ça pour le Grand Prix de Chine. du coup, bah, plutôt que de, de mettre l'argent pour les fenêtres, je suis allé donc en, en vacances en Chine et pas bien, voilà je ne vais pas une note sur, sur TripAdvisor malheureusement, sachez quand même euh, vous l'avez donc remarqué Next Genoto, la seule site de Formule 1 qui sera sur les Grands Prix deux semaines à l'avance donc ça c'est très important euh, voilà, des Grands ça, Prix qui n'existent pas et en plus des Grands Prix qui n'existent plus, euh, ne plus, plus deux ans à l'heure <rire> après ses vacances chinoises il partira tout de suite pour pour Bakou en Azarboa <rire> et voilà, ce sera, ce sera très bien et Ah, par contre après ça fait que du coup vous passez vraiment aucune minute avec vos familles donc voilà c'est pour ça qu'il y a un roulement bien sûr, et euh, Paul lui je crois est déjà du coup parti du côté de Miami hein, pour euh, veiller à ce que là. la marina soit bien construite euh, non, Paul, Paul il fait l'hélico depuis dimanche lui qui a marqué des points donc... <rire> et qu'il a failli faire un podium en plus il <rire> est, est passé, passé à ça de faire un podium du <rire> coup C'est assez, assez dingue, quand même, cette affaire. Littram <rire> nous dit... Alors, juste pour dire que la télécommande de Michael a touché ma jambe et je suis en sang. <rire> Super expérience. Mais oui, mais... <rire> Listening to podcast is dangerous. C'est marqué euh, dans le chat Twitch. <rire> Ah ils vont dire c'est pas c'est pas vrai listening tout podcast Ben Jones je vous le dis donc voilà à un moment donné dans ce cas-là on, on on fait on, on peut pas mettre des, des on peut pas mettre des, des grillages partout quand on quand on parle de choses, hein. voilà ce sont des choses qui arrivent donc faites attention à vous quand vous écoutez tout ça merci beaucoup cette qui s'est abonné avec Amazon Prime c'est très gentil euh, de ta part c'est vraiment euh, sympathique soit euh, se dit c'est moi qui a récupéré ta commande si tu cherches ton souvenir Quand elle vous auriez pu aller ça dit Tramel elle l'a blessé c'est je, je voulais juste donner un avis sur OGT pour euh, ceux qui connaissent on verra c'est de la culture un peu dans le chat. Alors, je peux pas lire le chat parce que si je le chat en plus je vais laguer ma connexion mais est-ce qu'il y en a qui qui peuvent dire quelle est la quelle est la région où je suis Voilà. Faire des bonnes réponses dans le chat. C'est est... parce que moi je, je sais où t'es mais je, je même pas fait le lien. <rire> <ai> euh... Pas <rire> j'avoue que j'ai pas euh Après, on, après on touche une grosse commission sur le sponsoring. Bien sûr, bah encore une fois, bah oui, vous savez que c'est le seul moyen pour que l'émission vise... Cette émission vive, est là sponsor... par... Par Salers, <rire> messieurs, messieurs. On dit qu'on est au On a un peu sponsorisé par FTX, mais bon... Ouais, ça c'est pas de de fini tout à fait euh, et alors as fait les, les, les viewers pourront euh, faire une invasion du stream mais avant la fin de celui ci c'est à dire qu'on juste on di merci beaucoup et vous serez déjà euh, dans le dans le live et autant vous dire que c'est un petit peu le bazar ce grand prix d'Australie de, de Formule 1 hein, voilà c'est plutôt bien bien plus quand même alors, attendez parce que j'ai très peur je, je vérifie juste mon stream deck parce que je vais je veux lancer les résultats de cette épreuve maintenant est-ce que ça va fonctionner Oui, mesdames et messieurs, vous pouvez tous évidemment applaudir. Victoire de Max Verstappen. Ah bah oui, mais ça en même temps, c'était pas non plus extraordinairement surprenant. Euh, devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso, 11 titres de champion du monde sur le podium. Si c'est pas beau quand même, ça. Et, euh, et la F1 n'en a fait que trois tweets pour l'instant dessus, donc c'est important de <rire> de le dire, parce que voilà, sinon vous n'êtes pas vous êtes pas au courant. Lance Stroll, quatrième, devant Sergio Perez, Landon Norris, Nico Hudkenberg, Oscar Piastri, euh, Joe Guanyu et Yuki Tsunoda. Mais mais bon, ça c'est un... Ça en tout cas, c'est un classement. <rire> c'est un classement qui nous a été donné. <rire> Est-il véritablement juste, correct, euh, légitime On a le temps d'en parler, parce que, messieurs, avant de commencer euh, à évoquer les équipes, je, je ne peux pas m'empêcher de vous demander votre avis sur la FIA, sur tout ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'à un moment donné, euh, et, et le chat je pense, le comprendra aussi, c'est surtout ça dont on va parler pendant cette émission. Euh, on fera un résumé rapide des courses des différentes équipes. Autant vous dire qu'Alfermau, ça va très vite, par exemple. Hein. Mais euh, la FIA, euh, la Formule 1 en elle-même, là, c'est quand même, on pas dire couvert de ridicule, mais pas loin. Hein. Un Grand Prix qui a duré, attendez, hein, que je dise pas de bêtises, 2h32 C'est bien, dont un bon 45 minutes à rien à faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont euh, pris le classement du, du départ précédent pour entériner la course. Non seulement parce que le, le, le safety car line était au point enfin, au, au point de freinage du premier virage, mais aussi parce que ils n'avaient pas le temps d'établir un classement euh, à ce moment-là, revoir les vidéos et tout, parce qu'ils approchaient les 3 heures et qu'ils voulaient reprendre pour finir sous safety car. Ce qui est quand même le, le truc qu'ils ont essayé d'éviter pendant une heure. Donc, euh, Voilà, c'est euh, au, au final, en fait c'est ça le gros le gros truc ridicule, c'est que la FIA euh, crée un drapeau rouge qui a pas forcément lieu d'être, mais si les équipes essaient de dire que si, quand même, il fallait, mais au fond, on voit qu'il y, y a quand même la possibilité de les faire passer euh, sur une partie de la piste. Euh, et au, au bout du compte, le, le truc, c'est qu'ils font tout pour pas finir sous safety car, et on finit sous safety car, c'est ça le, le truc qui est vraiment ridicule. Donc... Euh, euh, C'était sûr, en plus. Enfin, je dire, ils ont ils ont dû se dire qu'à Bakou, il y a deux ans, ils ont relancé et puis que ça s'est bien passé sur deux tours. Mais c'était évident que ça se passerait pas bien. mais le Melbourne, la piste est hyper étroite. Il euh, n'y a pas de dégagement asphalté. Donc, si jamais un pilote qui sort, c'est ça fait vite le, le chaos derrière. Et on l'a vu, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà. Et puis, les pilotes, encore une fois, j'ai vu des gens qui critiquent les pilotes parce que c'est eux qui doivent faire attention. Non, les pilotes, ce sont des pilotes de course. On leur donne deux tours et la possibilité de gagner des places. Ils vont pas rester sagement derrière en vous en, entre en train et puis en, en attendant que la liste euh, d'arrivevé arrive donc euh, c'est euh, pour moi c'est la FI qui est responsable de tout ça qui a mal géré ses procédures qui a mal géré ses choix euh, qui a provoqué des dégâts qui étaient évidents je pense que la facture chez alpine doit être très élevée notamment et euh, ce qui se, ce qui' est pas normal en période de, de plafond budgétaire et, euh, et au bout du compte encore une fois pour finir sous safety card et en fait qu'est-ce qu'on retiendra assez de course on retiendra toute la mascarade qui a eu avant et on s'en foutra à la fin que ça ait fini sous safety car, parce que euh, le, le, le final du truc, c'est de dire pourquoi ils sont à ce point-là, effrayés que ça se termine sous safety car, juste parce qu'il y a des gens qui ont gueulé sur Twitter, en, en septembre 2022, quand le Grand Prix à Monza a, a terminé sous safety car, mais ça n'a aucun sens, euh, je pense notamment à 2012, on vit une saison incroyable, la saison se termine euh, de manière très altante, à 3 points d'écart et tout, ça finit sous safety car, tout le monde l'a oublié 10 ans après, pourquoi Parce que c'est pas l'essence du truc, et une course qui finit sous safety car n'est pas une mauvaise course. Bon, je suis désolé Manu, mais s'ils avaient, avaient lancé la course, peut-être que Vettel <rire> se serait fait satelliser, voilà, et on parlerait on parlerait d'un titre de plus sur le podium d'hier, c'est tout, à un moment donné, euh, faut donner les, les chances à tout le monde de gagner un titre mondial, c'est une honte absolue, parce que oui, on ne pas cité, mais donc on rappelle, il y a eu un premier drapeau rouge au 9ème tour, si je dis pas de bêtises, quand euh, Alex Albonne a perdu le contrôle de sa Williams, Bien déjà ça. moi mon avis est que ce, ce drapeau rouge était évitable aussi bah, non, bon euh, ça je sais que est un, est, il est un petit peu plus légitime on va dire que ce qui s'est passé plus tard et on a eu un nouveau drapeau rouge au 55 e tour parce que Kevin MacDussen avait percuté le mur il avait perdu une roue et il y avait des débris de, de sa jante qui étaient sur la piste accroche au restart, on remet un drapeau rouge rouge enfilé sous safety car. Donc ça c'est un petit peu euh, un petit peu le bazar, un petit peu le casino. Euh mais mais, mais franchement, je veux bien avoir ton, ton avis là-dessus tu as justement cette gestion euh, par la Fiat, de ces différents drapeaux rouges. Oh bah, il faut rappeler que Michael Massit était dans le paddock, donc peut-être que c'était de sa faute. Il a appuyé sur le bouton par habitude. <rire> un <rire> truc un peu dégueulasse qui sort de, sort de nulle part <rire> euh, non je serais moins tranchant que, que Manu en tout cas sur la responsabilité des équipes et des pilotes derrière il euh, y aura jamais de situation idéale pour relancer un drapeau rouge un safety car ou une ouverture safety car je veux dire qu'effectivement on est peut-être rentré dans l'air où il euh, y a quelques mois, quelques années on crachait sur la FIA pour ne pas redémarrer les courses et maintenant qu'on le fait il euh, y a de nouveau la tendance inverse Donc moi je ne suis pas contre le fait qu'il faille effectivement euh, finir absolument si possible sous, sous euh, avec, un, avec un départ euh, normal. Les conditions météo s'y prêtaient totalement, euh, je veux dire la peau de la piste était sèche, elle était, elle était propre. Il euh, n'y avait pas de raison de ne pas redonner un départ arrêté, de redonner effectivement cette chance euh, d'avoir du spectacle. Moi je suis j'étais absolument up, totalement pour ça. Ce serait effectivement euh, sous la pluie ou dans des conditions un petit peu dangereuses là effectivement la question se poserait de redonner un coup de départ lancé mais pour moi il y a aucun y a aucun problème pour moi la responsabilité du côté des crashs, ça n'est pas du côté de la FIA, elle du côté des pilotes et des équipes, c'est à eux de se tenir. On, do mmh. on donne une, une, on donne une opportunité aux équipes aux pilotes effectivement de se distinguer, de, de, de bouleverser ça. Je veux dire euh, personne va crasher sur le NASCAR ou sur le parce qu'il y a un genre de choses en, en fin de course. Pourquoi Merci. être en Formule 1 effectivement on pour on oui. pourrait pas avoir. <rire> oui, d'accord, va... c'est c'est notre débat, mais mais je veux dire en F1, je veux dire on a l'opportunité, on a demandé effectivement à ce qu'on puisse avoir des, des départs des parts On a mis en place des règles pour ça effectivement il faut en profiter quand c'est possible. Si après les pilotes et les équipes euh, savent pas faire attention, bah, je veux dire c'est ouais. leur problème. C'est à eux de gérer ça. Et euh, il ouais. y avait rien il rien de dangereux. Je veux dire, la FIA n'a pas non plus à gérer la des pilotes en piste. La FIA elle a un règlement à faire appliquer aux équipes et pilotes de l'appliquer au mieux et s'ils font les cons, ils font les con, c'est leur problème. Je veux dire au bout d'un moment euh, la FIA peut pas non plus tout gérer, tout réguler, c'est c'est pareil quand on ouais. est le gouvernement, ouais. on peut pas tout faire. Euh, voilà et, et effectivement moi le seul souci que j'ai moi par rapport à cette fin de course c'est que j'ai toujours dit si on en plus on doit attendre d'avoir un classement euh, on verra pour comment on a pas eu le classement c'est on peut profiter du temps d'attente pour remettre 5 tours de, de carburant pour être sûr de d'avoir effectivement une fin de course euh, ok quoi ouais. je, je veux dire on, on fait patienter les pilotes une demi-heure trois quarts d'heure il ya largement le temps de remettre 5 litres de enfin, 10 litres de d'essence dans la voiture et un forfaitaire quoi et au moins on finit normalement pour a, pour Alors, allonger la course je veux dire. Euh... Oui voilà, tout de sûr effectivement on, ça se joue pas sur du tout. Ah ça moi euh, sur... moi je suis désolé Là... je serais contre avis de, de ça. Moi moi c'est un truc le, le... une course doit mais faire la, la la question c'est c'est d'abord est-ce que la FIFA a fait quelque chose d'illégal et de contraire au règlement. La réponse est non. Genre je pour une fois parce que va dire que Je crois bien mais la réponse est non. Ensuite, on a vu la réaction des, des, des, des directeurs d'équipe, alors pas des pas de la plupart des pilotes, mais la plupart des directeurs d'équipe étaient d'accord pour souligner qu'effectivement, effectivement. C'est pas seulement la FIA qui, qui, qui a cette tendance à euh, vouloir redémarrer, vouloir avoir des drapeaux rouges. Euh, c'est également les équipes qui ont été d'accord même avant à Abu Dhabi 2021 pour euh, signifier leur volonté de ne pas finir sous voiture de sécurité. Euh, donc c'est c'est la il y, y avait pas eu de consensus là-dessus. Oui, la plupart des, des équipes qui, qui ont tiré donc il y, y a une part de responsabilité qui est aussi euh, partagée, on peut pas dire la FIA est contre pas les équipes euh, et euh, critiquer la, la décision qu'ils prennent. Ensuite, euh, effectivement, il y a aussi un, un facteur euh, excitation spectacle qui qui à prendre en compte. Alors, c'est pas la FIFA qui décide, c'est pas c'est pas la c'est pas la FOM, c'est pas Liberty Media qui va dicter ce que fait euh, la FIA, euh, bien sûr. Mais euh, il faut quand même se souvenir, et il faut pas non plus trop charger Liberty Media, euh, il faut aussi se rappeler que même avant eux, Bernie Eccleston, c'est celui qui a doublé les points au dernier Grand Prix, ou c'est celui qui voulait mouiller artificiellement les, les, les, les pistes. Donc c est, c est, ça relève pas non plus de la responsabilité euh, ni ni du moment euh, Liberty Media. Et ensuite, oui, il y a un facteur d'excitation, moi j'ai été content lorsque j'ai vu la course... Euh, qui repartait avec un drapeau rouge deux ou trois toits avant la fin, euh, ça crée euh, oui ça ça crée plus d'excitation. Et effectivement, il y avait aucun autre élément qui s'opposait réglementairement ni voilà en termes pratiques. Après, on peut se demander, est-ce que c'est pas mieux Oui, c'est prendre des risques. Est-ce que c'est pas mieux en départ lancé sous voiture de sécurité, surtout en période de budget plafonné Tous ces arguments sont recevables. Mais pour moi, la, la FIA, on peut critiquer sa décision, elle est sûrement critiquable à plusieurs égards. Pour moi, la FIA n'a fait rien d'illégal ni de scandaleux. Non. Oui je suis d'accord Alex, ça je, je, je suis d'accord avec toi Maintenant, euh, donc déjà pour revenir sur ce que disait Franck Ah j'ai des courses, moi je, je ça, ça me file toujours des crises d'orticaire de Une course fait entre 305 et 310 bornes, basta c'est c'est enfin voilà le Pour moi il y a une distance de course, c'est un truc parce que Tu peux pas, euh, et, et je dis pareil pour un Adascar Tu peux pas selon moi changer les règles pendant la course euh, Même si tu rajoutes du carburant pour tout le monde et tout Moi ça m'embête toujours, imaginons on aurait rajouté des tours hier e euh, Verstappen aurait perdu la tête du Grand Prix au 60 soix... pardon au 60e tour sur 58 moi ça prend rouge Non mais non mais <rire> excusez-moi je, je viens de j'ai légèrement mal à la main donc euh, c'est dans je peux euh, mal tenir ma souris après donc on va mettre un pour rouge Mais tu vois ça m'embête de dire eh ben voilà Verstappen il a mené la course fait 58 tours il a mené le 58e mais il a pas gagné parce qu'il a perdu la tête au 60e moi je voilà je ça c'est quelque chose que je ne Avec lequel je ne serai je jamais que en que attendant. Que, mais que dans, que dans, dans les règlements Ah oui, mais pour moi, ça n'a rien à dans le règlement. Heureusement, ça ne l'y pas pour l'instant. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose... Déjà, ce système actuel, pour moi, est profondément injuste. Parce que tu... enfin C'est quasiment quand même mettre le sort d'un Grand Prix sur un coup de dé. Je suis désolé. Faire un restart à deux tours de la fin avec des pilotes qui vont tenter. Et surtout, c'est ce que Lando Norris disait, des pneus qui sont pas non plus très très performant, les pneus tendres apparemment ils ont quand même été vachement décriés et ça entre guillemets à cause d'eux, possiblement qu'on a eu pas mal de tout droit et ce genre de choses dans le dernier tour euh, dans le dernier start hier parce que ils sont pas, euh, ils pas à les mettre bien en température donc ça c'est aussi un souci euh, qu'il qu faut qu faut regarder et qu'il faut prendre en compte euh, mais tu, tu fais le Grand Prix pendant 55 tours ou 57 tours et on te dit allez ça repart pour deux tours et tu sais très bien que sur un départ arrêté Euh, tu peux gagner pas mal de places, tu peux faire des belles choses euh, Hülkenberg il passe de 8 e à 4ème je crois quand même sur le départ d'hier il euh, y, y a moyen de... de... Pérez, Pérez, il, il, il, Pérez oui. il, il overshoot un peu son freinage pour gagner des places donc euh, après oui. c'est euh, en fait bah, les, les pilotes sont globalement contre on a vu euh, dimanche soir que, que tout le monde gueulait Alonso a dit que c'était pas c'était une décision qu'il aurait prise euh, Norris a dit qu'il faisait tout perdre à certains pilotes juste parce qu'il voulait faire le show euh, c'est quand même globalement les, les pilotes c'est globalement contre parce que euh eux disaient nous sur la piste c'était pas dramatique on pouvait passer il y avait pas de raison d'arrêter et ils ont tous été plus ou moins d'accord donc euh, et en, honnêtement depuis Mugello 2020 on sait que les drapeaux rouges en, engendrent des drapeaux rouges en fait parce que euh, c'est quand même enfin c'est quand même quelque chose qui, euh, qui qui est dangereux surtout sur des circuits comme ça à la limite tu me dirais oh, face à Paul Ricard je te dirais oui il y a sûrement pas de enfin ça serait pas mettre trop de de, de problèmes mais là à Melbourne pour moi c'était évident que ça allait ça allait faire le truc et quand, quand ils ont fait le restart à de tours de la fin je me suis dit il y a une forte chance que ça termine sous safety car parce que en fait euh, au bout d'un moment tu peux pas, tu, y pas, y pas a moi, ils sont obligés du... de finir la course et y a, tu peux pas tu peux pas rajouter les tours donc il n'y a pas le choix quoi. et je je moi je je, je, je... Hein je suis pas d'accord avec toi bah, mais, allez y'a t'es <rire> non non mais pas Comment tu, comment tu expliques que les, que, que les pilotes et les équipes savent très bien se tenir euh, sur un premier départ par exemple voilà au premier départ on sait comment une course à faire on sait qu'on doit finir et ben je veux dire en général les départs ça se passe bien à Melbourne il y a parfois effectivement quelques accrochages mais pas du, du niveau de trop vu c'est juste précisément parce que c'est vraiment une question d'attitude des pilotes et des équipes pas de, pas de problème de prise de faire prendre des risques à, à la FIA effectivement il y a un enjeu parce qu'on arrive sur la fin de la course après c'est aux pilotes et aux équipes de savoir juger jauger des, des risques équiprés mais... sur ce départ Bref, pour moi non, je suis fait... désolé il n'y a, a pas de raison à ce qu'on impute à l'AFIA la prise de risque supplémentaire que constitue un, dé, un départ arrêté une procédure normale co connue par toutes les équipes euh, qui font ça 23 fois au minimum par an euh, voilà si derrière ils jouent au coup ils jouent au coup je, je, je, je, je, je, je reprends cet argument là après il y a d'autres choses à critiquer par rapport à ce qu'a géré l'AFIA on, on en parlera après ce, ce départ mais pour moi je veux dire il y a Y a pas oh. photo. Et puis, on savait très bien qu'avec un drapeau rouge, avec deux tours de la fin, ça finissait forcément sur ces petits Parce que tant de faire un tour de choc, de repasser tout le monde, c'était terminé. Oui, et, Donc, je et le truc, c'est n'y a pas de suspense à ce niveau-là. faut aussi se rendre compte qu'après, quasiment 300 km, les pilotes sont un peu plus fatigués, les voitures ont les freins qui sont un peu plus fatigués, ont parfois des dégâts qui leur permettent pas forcément d'avoir la même euh, grippe. Et au final, c'est quand même des aggravateurs de risque qu'on envoie sur un départ à 18 voitures. Donc... Euh, Il y, a, il y a quand même pour moi ce parallèle qui est non seulement les pilotes arrivent un peu euh, entre guillemets en cliquerie hésitent bah là c'est le moment d'aller gagner une ou deux places et en même temps ils sont dans des voitures qui sont pas du tout euh, dans la même position que les premiers départs pas euh, enfin, que le premier départ euh, de la course donc euh, pour moi mmh. la FIA prend des risques inutiles encore on aurait dit en fait je sais pas comment dire tu m'aurais dit Magnussen s'est craché, il a défoncé sa voiture un peu comme Fbotas en qualif au même endroit il y a 4 ans, 5 ans Euh, la voiture est en plein milieu, elle jit en milieu de la piste et tout, évidemment, drapeau rouge, et là, il n'y a zéro, euh, zéro autre décision possible. En fait, ce que j'aime pas, c'est que la FIA mette un drapeau rouge quand il y en a pas besoin, à un moment de la course où on sait que ça va dégénérer. Et euh, je comprends pas, par exemple, enfin moi, typiquement, euh, Alpine pourrait dire à la FIA, euh, ah, bon, Alpine, c'est compliqué parce que c'est leur pilote qui s'accroche mais en, en fait, elle va dire, voilà, nous, on a, on a 500 000 euros de dégâts, parce que je pense qu'ils en sont pas loin ce week-end, Euh, et c'est pas quelque chose qu'on aurait eu si vous aviez pris une décision raisonnable en fait il y a quand même des éléments de sécurité qu'on arrête qu parce qu'encore une fois pour moi les voitures sont pas dans la même condition qu'au début les pilotes non plus au bout de deux heures, enfin une heure et demie sont quand même un peu cramés et on prend des risques supplémentaires qui sont pas nécessaires et encore une fois si la piste avait justifié qu'on arrête tout j'aurais compris mais là c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à comprendre qu'on est... Euh, On n'est pas juste mis une safety car pour un truc. Oui. Euh... Là, là, je suis d'accord. On a pu passer effectivement la fin de la fin de la course ou safety car, effectivement. Par contre, le fait, en fait de remettre un drapeau rouge et d'imputer le crash d'Alpine à une décision de la FIA, ça, je suis, je suis pas d'accord. Ça, c'est vraiment le comportement des pilotes, pas le comportement mm. de la FIA. Pour moi, c'est... Ouais, mais... Le truc, en fait... Moi, ce qui je... Pardon, Michael, je finis juste. Mm. Ce qui me gêne, en plus de tout ça, c'est qu'on se dit, on s'expose potentiellement à revivre un Abu Dhabi 2021. Parce que, en fait, ils n'ont pas compris, c'est-à-dire qu'à Monaco 2021, la première erreur qu'ils font, c'est de pas vouloir finir sous safety car. Alors ils décident non mais c'est bon, on va pouvoir relancer et quand ils se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir relancer et que c'est déjà trop tard pour mettre le drapeaux rouge, ils font n'importe quoi. Et là, c'est exactement pareil, on fait n'importe quoi ou on prend des décisions un peu à l'arrache et tout ça et en fait, pour ne pas finir sous safety car. Mais le truc, c'est que potentiellement, yeah. un jour, on va avoir exactement la même situation qui va se présenter yeah. et de nouveau, ils vont commettre une énorme erreur et le championnat va être volé à quelqu'un comme ça a été en yeah. 2021 parce, parce qu'il y aurait une query sur cette. vas -y il y a deux différences, avec, il y, deux, il y deux différences avec ça, c'est que d'abord à Melbourne, le règlement a été respecté, pas à Abu Dhabi. Et la deuxième différence, c'est qu'à Melbourne, on avait effectivement fini euh, sous safety car. Mm. Donc ça prouve quand même que la FIA tire les, les, les, les conséquences euh, de ses erreurs. Tirer des leçons, c'est bien. Non, mais moi moi le gros, moi c'est pour moi c'est vraiment ça le souci du Grand Prix d'hier, j'aurais pas mis un seul drapeau rouge. Et ça c'est moi mon, mon souci oui. personnel, mais à un moment donné Ah non, moi je suis, ah non, ah non, moi je suis un désolé, un drapeau, comme non, un drapeau rouge pour balayer des graviers, mais putain, on a, on a quelle année quoi les enfants Moi je suis désolé, Et, il, la FIA l'a dit c'était pour balayer les graviers, mais bon sang, tu, tu mets bah. tu mets une safety card tu mets des gens avec des balais, ils balayent quoi, je veux dire c'est pas... Hey. Moi je suis d'accord pour dire qu'on pouvait mettre la voiture de sécurité que c'était sans doute parfois plus justifié mais je suis pas d'accord pour dire que c'était absolument scandaleux et que la FIA a donné une image ridicule d'elle-même en tout cas pas cette fois-ci je pense qu'il y a eu on en reparlera mais des éléments bien plus graves qui se sont passés à Melbourne par ailleurs que que que on dit souvent il faut pas il faut pas que les commissaires jugent sur les conséquences mais est-ce que le risque c'est pas aussi de juger ce drapeau rouge sur ses conséquences Bien sûr moi bon, après à partir du moment où les voitures peuvent passer Tu pour moi, un drapeau rouge, c'est si ou la piste est bloquée, ou il y a euh, un, un besoin de sécurité important. Moi, je veux dire, si on doit commencer à lancer des ambulances, des machins en piste, je préfère qu'on arrête tout le monde et comme ça, voilà on prend aucun risque absolu. voilà Mais ici, il y avait aucun souci, euh, même avec euh, avec Magnussen en fin de course. Oui, il y a des débris en piste. C'est de la Formule 1, à un moment donné. c'est enfin Ça fait partie du jeu. En 2002, alors, quand, en il, fait, quand ils sont... Tu tolères des débris en piste, mais tu vous ne tolérez pas que... On qu'on puisse euh, lancer des pilotes euh, fatigués euh, sur un navire arrêté non, Là, là, je, comprends, pas là je comprends pas le problème. là moi Le, le, le truc, c'est que les débris en piste... C'est Manu qui ne les tolère pas. Les pilotes, je ne les considérais pas comme fatigués. Le problème, c'est que les débris en piste, de toute façon, la FIA s'en bat des couilles une fois sur deux, puisque à bas coût 2021, on fait deux safety cars, enfin euh, non, on fait une safety car avec une voiture qui a eu une crevaison en ligne droite et qui a tapé les deux murs. On, on laisse passer les voitures six fois ou sept fois dessus, euh, sans arrêter la course, et en fait, ce qui m'énerve, encore une fois, on en revient toujours au même point, c'est qu'il n'y a zéro cohérence, il n'y a pas de logique. Si, je, on a l'impression que un jour, Neil Sweetich va être d'humeur à dire « Non, non, mais j'ai pas envie de voir des départs arrêtés. » Il va dire « Non, non, là, on met une safety car. » Et puis deux semaines plus tard, il se dit « Tiens, maintenant, j'ai envie de voir du spectacle. On va mettre un rapport rouge. » Mais c'est pas lui de décider. Au bout d'un moment, c'est le directeur de course, mais il faut un règlement qui cadre ça. Parce que en fait, on en revient à laisser beaucoup trop de décisions de zone grise au directeur de course, moi je suis désolé oui il va, en fait oui il respecte le règlement pourquoi Parce que le règlement n'est pas écrit à ce niveau là, en fait il y' a pas de truc précis et ça ça m'énerve de, de, de voir que Neil Swittich euh, qui n'est déjà pas très talentueux à son poste navigue sur un règlement qui n'est pas du tout défini et en fait on s'expose peut-être pas à un Abu Dhabi similaire mais à d'autres problèmes du même genre qui coûteront des victoires, qui coûteront des titres potentiellement et en fait on se rendra compte que virer Michael Maisy ça n'a rien changé et on s'en est déjà un peu rendu compte depuis un nous, an de ça, mais ça va non continuer, non, non, parce que mais Michael Macy était infusible, c'était pas responsable. Sobrat Delicate nous dit « Bonsoir, les Tech Pro n'étaient pas abîmés en plus des graviers », alors il y avait peut-être ça, mais encore une fois, ça, oui. c'est censé être un truc que tu peux changer sous safety car. Alors je sais ouais. que la FIA, moi ce qui m'énerve, la FIA pourrait dire, et, et je comprendrais l'argument, on recourt plutôt au drapeau rouge pour éviter justement 15-20 tours sous safety car où il ne se passe franchement rien, et où on s'ennuie. Je suis d'accord. Maintenant, pourquoi mettre un drapeau rouge où on passe 30 minutes à ne rien faire et où on s'ennuie euh, Finalement, le résultat est le même. Tu, tu perds juste moins de tours de course en soit à la rigueur. Euh, mais un safety car, ça fait safety aussi partie car, de ouais. ça. Donc euh, moi, c'est le, le, le problème principal. Après, là où je dis... Moi, moi ce qui m'embête avec le dernier départ, c'est que c'est un départ qui était inutile. Et donc, qui a fait prendre aux pilotes un risque utile. Et là, je parle pas de risque de sécurité pour les pilotes. Soit je savais bien enfin même quand, quand les deux alpines percutent le mur on sait très bien qu'ils vont ils oui, blesser il y a aucun problème mais c'est un risque euh, je suis désolé quand, quand Alonso se fait percuter en plus ça c'était c'était beau parce que j'aurais dû filmer hein, mais le, le départ il mais je fais de oh, toute façon ça va percuter Alonso ah oui <rire> c'était moi c'était <rire> clair comme de l'eau de roche donc il y avait pas de souci là-dessus pas mais que, que, que Alonso perde tout sur un départ qui intervient à deux tours de l'arrivée, moi c'est le genre de choses qui, qui m'embête comme Hamilton a tout perdu à Bakou euh, que, il y a deux ans En fait le truc c'est que du coup lui per lui perdrait tout sur un, une erreur qu'il n'a pas commise en fait, c'est ça le problème, c'est que voilà. euh, là en l'occurrence c'est Sainz, qui, ce que tu disais, c'est au pilote de faire attention oui, mais du coup c'est Sainz qui fait pas attention et Alonso qui perd potentiellement un podium donc on en revient à des choses et c'est ce que dit Norris d'ailleurs, Norris dit Euh, j'ai été chanceux j'ai touché personne et tout mais on, a, on était côte à côte avec berg et on aurait très bien pu s'accrocher parce que l'adhérence est à peu précaire et parce que euh, c'est ça reste un départ arrêté et que tout le monde fait des désembarder et qu'au final tu as une espèce d'absence de contrôle sur ce qui se passe et honnêtement je pense que euh, je sais pas pourquoi il y a moins d'accrochage sur les départ les premiers départs, parce que c'était juste un coup de chance mais voilà à mon avis c'est euh, pour moi c'était pas une décision raisonnable en fait il n'y avait pas d'intérêt à, à part tout dire moi par dire oui de toute façon Verstappen a, a mené la course euh, on sait que si refaire départ lancé il va repartir devant parce qu'il est plus rapide donc on tente, on se dit voilà on a fait deux départs aujourd'hui et il ne a pas très bien pris on tente de mmh. faire perdre la course parce que concrètement c'est un peu ça aussi c'est de dire là on donne une chance aux autres de battre Verstappen et j'aime pas Verstappen et j'aurais été content qu'il perde mais en gros l'idée c'est que <rire> il a, hérité, il a pleinement sa victoire et honnêtement ça m'aurait quand même fait chier pour lui qu'il la perde juste parce que ses stickers n'étaient pas déployés Donc Alors, je suis euh... parce que le, le contre-exemple c'est le premier drapeau rouge du coup parce que là du coup Verstappen n'était pas devant, il y avait les Mercedes qui étaient là, euh, je veux dire il y avait aucun intérêt pour pour la Fiat de vouloir mettre un drapeau mmh. rouge pour changer ça. Donc euh, pour le coup tu as, as le même contre-exemple dans la même course donc c'est pas forcément ça quoi. Non mais je, je sais euh... pas c'est ouais, des, en fait, je... des que... choses pour créer de l'incertitude. C'est comme quand on dit qu on veut plus laisser fait, libre et tout ça. ça. C'est pour une règle qui n'est pas écrite, c'est une règle qui n'est pas écrite depuis Monza effectivement euh, voilà, c'est terminé sous safety car, il y a une sorte de pression entre guillemets euh, médiatique des fans et, et des équipes voilà pour qu'une course ne se termine pas sur le safety car. Ça, ça doit venir de là, ce n'est pas une dans règle les... écrite. C'est vraiment clairement une, une question de, de spectacle hein, soyons clair. Dans les euh... dans, le... ouais. dans les et, tribunes et de Melbourne, voilà. les gens étaient contents. Ah bah, mais, mais oui, mais tout le monde était, oui, était content. Mais parce que ça. Tout, ça leur donne la possibilité. À part ceux qui étaient de devant voir. quoi, voilà. Eux, eux ça leur donne la possibilité de revoir euh, les, les F1 en paquet et tout et entre guillemets je pense que ceux qu'on ont pu gagner c'est eux parce que c'est vrai que c'est hyper impressionnant en vrai donc euh, je peux comprendre là dessus que les fans sur place étaient contents puis eux ça ça prend la course, ça il à côté festival aussi c'est différent, ils sont sur place, ils sont, ils sont peu, euh, moi, moi je trouve que Grâce que... à Liberty Media on a... Non vas-y non, non, vas vas non je disais que grâce à Liberty Media on a un sport qui est qui a une santé formidable. Les équipes n'ont jamais Bien, été sûr. aussi saines. On a un plateau au niveau exceptionnel des audiences et un public qui se renouvelle. Euh, ça ne peut pas venir euh, non plus sans euh, un certain prix à payer pour les fans, on va dire, un peu plus classique et qui demandent à ce qui est moins d'arbitraire, moins de spectacle, moins d'injustice finalement. Euh, je pense que quand même toute la F1 gagne aussi euh, largement au change et je dis ça d'autant plus que c'est encore une fois c'est pas la FIA qui c'est pas la liberté média qui dit que ces décisions là à, à la FIA même si on peut penser que la FIA peut en quelque sorte être influencée par par cette tournure tournure là. Non mais surtout par après oui effectivement l'avantage ça ne va pas changer quoi que ce enfin, ça ne va rien changer à la saison. On sait que Mais euh, voilà. ça, ouais, ça, ça. ça a pas changé le podium. Mais... Ah, ça a pas changé mais ça n'a pas changé le podium oui. grâce à une pirouette de la FIA parce que moi je suis désolé euh c'est encore le souci. il euh, y, y a deux soucis que j'aimerais encore pointer sur nos habits de la FIA déjà ce système de mettre des drapeaux rouges après avoir laissé aux gens l'opportunité de s'arrêter au stand, je trouve sous safety car, je trouve que c'est ouais. débile. Euh Russell bon, il abandonne oui. plus ouais. tard donc c'est pas euh, ouais. c'est pas gênant entre guillemets mais Russell, on lui vole le commandement de la course parce qu'on met un drapeau rouge Trop tard et les, et les exemples sont quand même légion avec cette règle de pouvoir changer oui. des, des, des pneus sous sous drapeau rouge et ça c'est pas top ouais. ça, ça, ça, pas le cas, pas je... ça. premier truc à changer c'est euh, si les conditions de piste restent les mêmes, en gros, on, on arrête sur sec on reprend sur sec, il n'y a pas de changement de pneu possible c'est ouais. effectivement on arrête sous drapeau rouge parce qu'il y a de la pluie, parce que ça devient glissant parce que les oui, conditions sont plus adaptées évidemment tout le monde change le pneu mais effectivement à condition égale il n'y a aucune raison d'autoriser un changement de pneu gratuit Euh, ça ça doit effectivement à la discrétion de la direction de course je suis d'accord que le directeur de course ait le pouvoir aussi discrétionnaire sur certaines décisions et là clairement il aurait très bien pu dire les conditions ont pas changé et eh ben non il n'y a pas d'arrêt gratuit euh, ceux qui vont... Ouais, oui. c'est le et... principal parce que Russell il perd plein de place à cause de ça et en fait moi ce qui, ce qui me gêne dans tout ça vous avez peut-être remarqué c'est juste le côté injustice euh, qui est qu'on qu qu va pénaliser quelqu'un on va, tu vois c'est... Alors évidemment, un sport n'est pas censé être juste, hein, c est, c est, ça reste plus sport mais euh... faut pas que l'arbitre crée une injustice en plus comme à Abu Dhabi euh, en, en 2021, magnifique qui lave le doigt. Moi, moi potentiellement ce qui me ce qui me pose enfin ce que je pense qu'on devrait faire c'est que tant que la direction de course n'est pas certaine de la décision qu'elle doit prendre euh, entre guillemets à long terme, c'est-à-dire que elle sait pas s'il doit mettre une VSC, une SC ou un drapeau rouge, on ferme les stands. Comme ça, c'est-à-dire que tout le monde sera à la loge à la même enseigne et tu auras pas juste parce que là honnêtement on aurait pu avoir effectivement des pilotes qui perdent tout, à l'image de Russell, Sainz et Ocon, euh, qui ont d'ailleurs perdu des places, alors que, euh, par exemple, les, les autres sont restés en piste et se sont retrouvés avantagés. Et au final, tu fermes les stands, un peu comme quand des fois tu as un pilote qui abandonne vers les stands, tout est fermé, et au final, on se rend compte que c'est pas c'est pas plus mal. Et tu les rouvres au moment où la décision est prise. il faut aussi ça en NASCAR, par exemple, et, euh, et c'est une des rares décisions qui me semble juste en NASCAR. D'ailleurs, le c'est totalement n'importe quoi. ouais et alors euh, oui, oui. Oui non, mais euh, tu vois pouvoir peut-être autoriser comme les pilotes qui seraient impliqués dans un accident pour s'arrêter comme euh, quelqu'un qui perd une roue, un aileron peut-être effectivement avoir effectivement une certaine tolérance à ce niveau-là Parce que eux de toute façon c'est ce une bonne idée oui. Bah après c'est ce genre vous pas donc, oui. Voilà, tu peux dire vous n'avez pas le droit de rentrer au stand sous stand fermé et si vous rentrez sous stand fermé, euh, vous partez au fond au fond de grille sur le le relais start c'est ce que de fait Aster. Si tu rentres euh, si euh, voilà. tu rentres à ce moment-là pour autre chose qu'un changement de pneu, tu repars en dernier parce que généralement c'est un changement d'aileron qui coûte au moins 5 6 7 secondes ou plus donc euh, donc moi ça ne me, me poserait pas problème et, euh, et puis voilà l'indicare un ça, système au moins, similaire aussi d'ailleurs où si tu rentres quand les stands oui. sont fermés tu es obligé de revenir au stand pendant la même séquence quand les stands ouvrent ouais. pour pas que tu rentres sous les stands fermés et que tu te retrouves devant parce que tous les autres se sont arrêtés et que t'es que arnaqué donc il y, a, y a pour... il y a des pour possibilités il y a des possibilités et pour... en ouais. fait qui serait moins injuste et effectivement arrêter cette règle. Je comprends pas qu'après Abu Dhabi 2021, et déjà, ça remonte à Monaco 2011, je comprends pas qu'on n'ait pas enlevé cette règle de la possibilité de changer de pneus sous drapeau rouge. Parce que c'est euh, c'est le, le truc le plus horrible, ça ça coûte des victoires, ça coûte des titres depuis plus de 10 ans, et tout le monde s'en fout. Donc, je sais pas ce que vous mmh. l'avez fait là-dessus. Encore une fois, je pense que ça montre vraiment qu'ils ne re, qu ne réfléchissent pas à leur règlement. Et mmh. en fait, moi, pour en revenir au problème de, du drapeau rouge et tout ça, c'est que j'ai tendance à penser que... Euh, On, on, on va vers quelque chose de, de, de trop euh, trop spectaculaire et trop... Euh, on va verser dans, dans le tout match. C'est-à-dire que la NASCAR, aujourd'hui, quand le directeur de course s'emmerde, il, il dit « Oh non, j'ai vu un débris à tel virage. » Personne voit le débris. Les caméras, on voit pas le débris tout ça. Et il y a Safety Car. Et en fait, on sait pas pourquoi. Mais du coup, il y a quand même la course qui va relancer. Et très souvent, ça arrive aussi dans les derniers tours. Et, euh, et j'ai peur que la F1 en fait, glisse sur cette pente et que on finisse par nous dire « Oui, mais là, il euh, y, y a possibilité d'avoir... Euh, » d'avoir un enfin de que en gros ils nous, ils nous mettent un drapeau rouge parce que soi-disant il y a un risque. Et en fait, pour moi le règlement devait écrire un peu plus ces trucs par exemple comme on disait il y a 2 semaines, il y a une grue en piste, safety car automatique, on passe pas par VSC machin, on dit safety car. Il y a une voiture qui est je sais pas, il y a une épave en est pas avant piste ou trop près de la piste, on met un drapeau rouge ou mais voilà, mais en tout cas on, on trouve des solutions parce que s'il trouve pas de d'espèce de barème d'intervention on continuera à avoir des décisions totalement arbitraires qui sont prises par quelqu'un qui, personnellement, me semble pas totalement en contrôle de son rôle. C'est-à-dire que, pour moi, Nils Wittich n'est pas capable de prendre des bonnes décisions à froid. Et je pense qu'on vous rappelle notamment l'an dernier avec les TechPro que les pilotes demandaient à rajouter à Miami, qui était une décision évidente, qu'il a refusé par juste une question d'ego. Et pour moi, ce mec-là, qui est capable de prendre des décisions aussi mauvaises à froid, n'est pas capable de prendre des bonnes décisions à chaud. Et on ne peut pas le laisser sans règlement beaucoup plus précis, surtout qu'à se reposer, parce que encore une fois, À, pour moi, à tout moment, se dirige vers un Abu Dhabi 2021 à nouveau. Et, euh, et ce jour-là, on pourra dire une seule chose, le règlement n'a pas été réécrit, et directeur de course est toujours aussi euh, toujours autant infusible. Je vais faire la transition est ce que tu as dit justement, par rapport au côté spectac spectaculaire. Moi, je suis pas dérangé par le fait qu'effectivement, on puisse avoir de nouveaux départs au genre de parce que la Formule 1 est devenue assez, euh, comment dire, euh, fiable, monotone très souvent on a les 20 voitures qui terminent 19 ou 18 comparé euh, moi j'ai commencé à suivre la formule 1 très très, très tôt hein, tout début des années 90 effectivement les, les abandons étaient beaucoup plus légion euh, il y avait beaucoup plus d'accidents de, de crash de voitures plus bon, difficiles à contrôler aujourd'hui les F1 c'est quand même certes très rapides mais quand même assez facile entre guillemets je, je dis pas facile dans le sens facile à piloter facile à contrôler dans le sens où on joue pas au moins trois ou quatre abandons parce qu'il y a une sortie de piste euh, bêtement on s'est arrivé à albon mais euh, c'est ça comme extrêmement rare Donc le fait qu'effectivement il y ait des éléments qui puissent un peu perturber entre guillemets la monotonie la procession euh, ou en tout cas le, le classement de 18 19 à 20 voitures par contre je suis pas contre. Euh ensuite ce que tu as digressé sur euh, sur sur un point c'était lequel le tout dernier post tu disais c'était une... euh, le fait que ça risque de glisser et bout d'un moment on n'aura pas de de logique sur la manière dont on met les dont met des interventions en fait que ce sera oui, euh, bonjoue il y avait ça Ah oui, ah, oui. Et puis il y a aussi y a aussi d'attaque sur Vitiš. Euh, pour moi, Vittich, il a, il a quand même aussi euh, un peu amélioré son niveau de jeu, on va dire aussi son niveau de jeu, dans le sens, effectivement, pour justement aller sur le l'autre polémique, effectivement, de cette fin de course, qui est de quel est l'ordre de départ qu'il fallait prendre. Euh, l'ordre de départ qu'il fallait prendre pour pour le dernier départ, c'est effectivement l'ordre précédent. Alors, évidemment, ça a sauvé Alonso, ça a sauvé euh, pas mal de monde, ça en a pénalisé d'autres, ça a pénalisé Hüttemberg. Voilà. Euh, et effectivement, l'addition, pour le coup, on, a, on a attendu longtemps, on n'a pas compris pourquoi, mais effectivement on l'a su après. c'est Effectivement, la ligne de safety car numéro 2 est très mal placée sur euh, le circuit de Melbourne. En fait, il y a plein de voitures qui filaient droit ou euh, qui vont voilà, traverser le bac à Hervé et qui, du coup, on gagné des places euh, sans passer vraiment par la piste. Donc là, effectivement, peut-être pour la FIA, un, un, une ligne de safety car ou je sais pas comment ils peuvent l'appeler, peut-être une ligne de micro secteur euh, spécifique départ à placer à des endroits stratégiques sur les circuits. Pour, pour les, au cas où ça se reproduise maintenant qu on, qu on sait quoi faire. Euh, donc ça c'était une bonne décision je trouve de reprendre le, effectivement le, le départ l'ordre de départ précédent. Par contre, pourquoi on n'a pas du coup enlevé la pénalité SLS de 5 secondes parce que je suis désolé, on, on reprend l'ordre de départ donc la pénalité de SLS aussi elle doit, elle doit sauter au moins non, la pénalité en temps qui so, qui qui soit jugé après la course qui prenne, qu prenne des points, des points sous points sont permis parce qu'il il, a, il, a, il, a, il très mal dit oui, mais je veux dire il a plus d'incidence sur son son sur son classement. Donc ah oui mais euh... alors les, al les alpines dans ce cas là puisque le départ entre guillemets n'existe plus ouais. qu'est-ce qu'on fait des alpines c'est ça qui m'embête euh... oui pour, pour, pour, pour moi il y avait en, en, grand, en, en termes de décision c'est en fait pour moi la, la, la, la F1 a pris une décision qui se comprend et qui est acceptable point de vue réglementaire tout ça d'accord mais ils ont quand même pris la moins bonne décision possible parce que dans ce cas là tu as donc ton carnage au départ tu as, as trois choix en fait qui s'opposent alors effectivement non la, la ligne de Safety Car 2 est mal mise. Oui, mais alors on dit aussi qu'à Silverstone elle est mal mise parce qu'elle est trop loin, donc à un moment donné, bon, euh, il, euh, elle ne sera jamais bonne cette ligne de Safety Car 2. Mais qu'est-ce qui, en... qu qui empêche le directeur de course là aussi d'avoir deux décisions La première, c'est de dire, bon, bah ça se crache derrière, on les laisse rouler jusqu'au premier intermédiaire pour au moins avoir un classement précis. Et là, on va me dire, oui, mais il y a risque d'avoir plus d'accidents, et je suis d'accord. Donc pour moi, c'est pas forcément normal. Dans ce cas-là, quand euh, Stroll part tout droit au virage 4 mais une safety car, ça gèle les positions immédiatement et les pilotes ont alors pendant ce temps là le temps d'arriver au premier secteur au ralenti tu vois le classement et bastatata à ton classement final du grand prix euh, c'est ça que moi j'arrive pas à comprendre pourquoi un drapeau le drapeau rouge tout de suite mais y a rien y a rien de grave sur la piste il y a rien qui justifie un drapeau rouge immédiat comme ça quand tu as trois quatre tours pour le mettre sur Albon par exemple oui là je suis d'accord qu'effectivement il devrait y avoir effectivement une, une, une procédure en tout cas de validation d'un premier secteur c'est pas le premier intermédiaire mais c'est un secteur euh, spécifique qui pourrait être après le virage euh, après pas va à belmond ça pourrait être après effectivement l'enchaînement euh, virage 1 2 euh, donc euh, peut-être début de la ligne droite enfin je vers, vers le virage 3 euh, pour qu'effectivement après le passage de cette euh, ligne virtuelle -là, là on pourrait faire ça la ligne virtuelle de classement euh, post tour je sais pas comment on pourrait l'appeler mais bref euh, voilà vous, vous comprenez ce que je veux dire effectivement et déclenché effectivement le drapeau rouge après il y ya à façon drapeau rouge mis 12 suite ou pas le temps que tout le monde réagissent tourne a déjà fait trois cas virages. déjà donc euh, mm. donc effectivement oui. ça change rien donc voilà euh, ouais, là là dessus je suis d'accord avec toi et j'aurais pour, pour enfoncer un peu plus switch j'ai quand même un truc à dire c'est que quand même, on parle de la personne qui met 31 tours à Jeddah à dire ah oui en fait il faut ouvrir une enquête sur Alonso parce que la pénalité elle, elle a mal été respectée et euh, qu'il a là ouvre une enquête en 4 secondes, les commissaires à la torche en moins de 5 minutes et Signs se retrouve jugé avant même d'avoir pu alors comme il dit moi il aurait, il aurait aimé s'exprimer et en soi il a raison. Encore une fois, je suis jamais tendance avec Signs, mais là pourquoi lui se fait juger comme ça alors qu'au final euh, au, au final il n'a même pas le droit de se défendre sa version devant les commissaires que à côté de ça les le, le, les Alpines, ils passent 3 heures à délibérer les commissaires pour finalement dire un, un truc d'une ligne en disant Oui, bah en fait, on n'a rien vu. Et ils oublient de mettre Sargent sous enquête, alors que donc, il a satellisé Debris au départ. Debris, il a fini à, à Canberra. Et que on dit, oui, bah, là, pourtant, je comprends pas. Euh, en gros, il n'y a, a pas d'enquête sur lui. Mais, non, au bout d'un moment, que, soit tu mets des enquêtes sur tout le monde, soit tu mets des enquêtes sur personne. Mais tu peux pas distribuer des tickets comme ça, par rapport à ce que tu vois. Encore une fois, s'il si il a juste un écran de 30 cm avec la, la diffusion F1 TV faut soit qu'ils changent de, de salle, soit qu'ils changent de métier. Mais au bout d'un moment, ça veut pas fonctionner. Et, là, et moi, pour moi... Et, et la <rire> VAR dans tout ça, Manu, elle, elle mais... est où Elle fait quoi Déjà, ah var... <rire> avant d'avoir une VAR, faut une décision. Encore une fois, c'est ça que les... des... je comprends. Comment on dit les... Comme le dit Nitram sur, sur le chat, c'est pour ça que Manu, il peut pas couvrir les Grands Prix qu'il a une injonction d'éloignement <rire> par rapport à... <rire> mais non, mais, non, mais en, en fait, en fait pourquoi <rire> Sergent, Sergent fait un truc dix fois pire que les Pilates Alpines et dix fois pire que Sainz Oui, euh, mais il n'était pas, pas, pas quatrième, je pense que c'est pour ça qu'il n'a ouais. pas été... Le ah ouais, replay, il arrive 5 minutes plus tard, je pense que Wittich, il a vu le replay. Ça m'énerve quand même cette fin de course, parce que du coup, enfin tu peux, ou tu dis, bon, ça a été un peu le bazar, tu le sais Après, c'est compliqué pour la FIA d'enlever de, de, de, la légitimité de ce départ-là en disant « Bon, bah on finit ce drapeau rouge, merci, donc on reprend le classement deux tours avant, donc il y a les Alpines, il y a tout le monde, voilà, euh, le classement normal. Euh, » Mais mais il y avait tellement d'autres moyens de faire ça, euh, parce que vous remarquez que à aucun moment, je demande qu'Alonso finisse sur le podium. Euh, moi, je m'en... Fin, non, non, mais à ce moment c'est tout con. Euh, il toi, t'es reste... comme Christian Horner, tu oui non, non on est d'accord avec les décisions mais je peux dire que le résultat aurait été autrement on aurait un entendu autre, une autre version <rire> c'est bon, euh, euh, ce qu'il a dit aujourd'hui il a quand même critiqué il a dit attention il faut pas que tout ce c'est dommage quand c'est vrai que bon il était d'accord avec le drapeau rouge ok mais c'est vrai que c'est dommage quand on est leader que la FIA ah, bouleverse un peu pour créer une noterie on y tient ça me rappelle un autre grand prix donc, mais lequel <rire> Non, mais tu vois, moi je sais pourquoi Michael il voulait pas que l'on se sur le podium parce que son 101ème podium ça peut être une victoire c'est pour ça qu'il est pas content j'ai voilà. pensé je te <rire> démenti la statistique je te jure j'ai vu le, vu le, le start arriver me suis dit alors peut-être la, <rire> la 101ème podium sera une victoire et puis je vois qu'il prend un mauvais départ je dis bon bah, de toute façon il va se percuter il se fait percuter je dis c'est très bien il y a pas le 101ème podium tout est parfait Euh, et <rire> puis non oh bon terre j'y verse mais non ça, ça n'est pas correct en, <rire> euh... plus, en plus on a pu le 8ème podium de Hülkenberg mais oui même au delà de ça c'est simplement pour moi dans <rire> ce cas là où tu dis le départ est légitime et euh, bah, vous avez qu'à pas vous cracher et du coup bah, le résultat qu'on a eu là bah, bravo, à, bravo à ceux qui ont réussi à éviter le carnage et tant mieux pour eux où tu dis bah, le départ fallait peut-être pas qu'on le fasse on l'annule oui. et tu as les, les outils réglementaires pour repasser au classement d'avant en remettant les alpines ainsi de suite mais pas cette espèce de de, de, de, de solution après hybride deux. qui est complètement ouais. con qui est qui en plus je suis désolé mais qui est dite avec des avec des arguments qui sont pas terribles et, et je comprends qu'en as euh, en plus ce qui est bien c'est que as a protesté le résultat alors que dans toute logique dans aucun cas ils auraient récupéré le podium du coup parce qu'il il y, y a aucune réalité où la quatrième place du est est valable après donc... oui Super, mais, mais c'est ce que tu ce que tu dis n'est pas, pas possible euh, Michael parce que Il n'y a aucune justification aussi au fait que la, la course ne pourrait pas jusqu'à jusqu'au terme de ses 58 tours. Donc, euh, il aurait fallu redonner un départ, quoi qu'il arrive. Il n'y avait rien qui disait à la FIA, bah, tant pis, on arrête au autour au 56. C'est le classement définitif de la course. Non, il y avait encore et le temps de le faire, et des voitures en piste, et, euh, et les conditions de piste le permettaient. Donc, euh, malheureusement, s'arrêter au 56e tour et dire, le Grand Prix s'arrête là, la FIA n'a pas le droit de faire ça. Il n'y pas dire, euh, stop là, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas demander à quelqu'un, tu vas venir tout doucement prendre le drapeau d'amiers et l'agiter Parce que dès qu'on agite le drapeau d'amiers, c'est fini <rire> Comme ça, tu... Il <rire> agite pendant le drapeau Peut-être que Goutteur, il, il pourrait le faire Oh zut, j'ai pas fait exprès Et là, tu reprends le tour d'avant, du coup, et ça ça marche très bien mais c'était au Grand Prix du Canada en 2018 vu que c'est vu que c'est ce qui donne le, le, le, le signal d'arrivée tu peux tu peux faire cette ouais, solution là mais... a ça a été doublé pas de confirmation ah ouais, sur les volants donc euh, peut les... quoi, dans ce cas là il tacte la personne qui est en train de agiter le drapeau par erreur <rire> ou parce que <rire> tu par de dessus sur la piste électronique c'est <rire> quelqu'un qui va montrer le drapeau au pilote j'ai toujours du mal à comprendre le... Moi, suis voilà, c'est en fait ça... voilà ça <rire> on se retrouve avec une situation de fin de course si vous voulez ça me rappelle un peu hein. on avait eu un un souci entre guillemets similaire en Indicar en 2011 mais où eux, ils avaient créé des règles hein, comme ça en gros bon ils ont relancé une course sur ovale et il pleuvait oui non mais il était pas mal à l'époque il faut pas s'inquiéter et donc du coup là, ça donnait un magnifique magnifique image de voilà. si euh... vous avez vu un jour Will Power faire même. un double doigt d'honneur c'était cette course là et du coup la coup, course est relancée il euh, y a six voitures qui s'éclatent parce qu'évidemment des pneus slicks sous la pluie avec des sur un ovale ça ne marche pas et là l'Indicar a dit, non mais non mais c'est bon Le, le le restart n'existe pas. On prend le classement d'avant, c'est bon, bon, évidemment ça donne aucun <rire> aucun espèce de, de sens. Mais là, je trouve que c'est voilà, c'est une c'est quand même comme le dit Otago, rien n'empêchait de mettre le safety car à la fin après le crash des Alpines ça valide ton classement qui est celui-là et basta. Mais le, le drapeau rouge qui vient à l'instant T alors que il leur faut trois tours lors des départs précédents, ça me, ça ça a pour quand même une menu fraîche sur la conclusion. Comment parce que vas-y parce que après moi je fais la conclusion, je conclusion que parle au chef pour, pour conclure. Ah oui, non, je, je, voulais dire, je, voulais... <rire> je voulais simplement dire que Verstappen a totalement raison et ça vous notez-le parce que je dis pas souvent. Mais il dit en fait qu'ils auraient pas eu tous les accidents et ils auraient eu une arrivée normale et il dit la FIA a créé les problèmes elle-même et c'est exactement ça. En fait, ils ont créé une situation qui est si litigieuse, qui est injuste mais que sur une partie des pilotes qui auraient été lésés pour, en fait, juste parce qu'ils ont pris une mauvaises décision. Et enfin, Verstappen euh, je... a tellement raison, c'est la FIA qui crée des problèmes et qu'ensuite arrive pas à les résoudre. Et moi, c'est ça qui me pose un peu de problème. Bah, non, la conclusion, parce que je pense qu'on va pas passer la soirée là-dessus non plus, oui. c'est que même entre nous, on n'est pas d'accord. Ce qui prouve bien que... D'habitude, sur la FIA, on est quand même assez tous assez raccords pour l'attitude. Et même sur ce cas-là, on n'est pas tous d'accord entre nous. Donc, autant vous dire que pour trouver une solution, entre guillemets, à ce qui s'est passé avec le lourde, Euh, si même nous, entre nous, on n'est pas d'accord, je veux dire qu'il n'y aura pas de consensus derrière sur ce qu'il faut faire après après ce Grand Prix. Euh... Comme l'a rappelé Alex, euh, les règlements ont été respectés, cette fois-ci, en tout cas. Euh, après, comment c'est voilà c'est Là, ça reste le facteur humain. Et, et tant que vous n'aurez pas un chat de GPT pour, pour faire la direction de course, euh... Euh, vous n'aurez jamais de solution idéale. quoi' ouais, voilà. C'est GPT... bien... C est, c est bien... C'est bien d'être chef parce que, comme le disait Clémenceau au Conseil des ministres, 9 voix contre, je suis pour, le projet d'eau est adopté. Non mais, c'est le problème, s'ils mettent JGPT, ils vont dire « Ah oui, donc le classement, c'est premier Tsunoda, deuxième Magnussen, mais il n'est même plus là. » Et quatrième Gasseli sur AlphaTauri. Plus que JGPT vu que chez le GPT est arrêté en 2021, ça va être voilà. premier Latifi, deuxième Brandon Hartley, troisième... Non, non, non. Puis <rire> voilà, c'est le classement du restart et démerdez-vous. Alors maintenant, il se démerde, il prend un avion, <rire> Brandon Hartley, <il> se lève, <rire> il prend un avion et il vient piloter sa voiture. Euh, donc ça serait... Euh ça serait étonnant cette affaire Stim nous dit le chat GPT déjà qu'il a mal écrit Manu, le livre de Manu c'est vous qui t'a dit s'il vous plaît vérifiez vos sources le chat un petit peu oui, vérifiez mes sources c'est euh, bien... bien gentil de vouloir mettre des tacles mais il faut qu'il fasse... soit fait correctement euh, bon puisqu'on nous le demande dans le chat si on parlait de cette course mais c'est ce qu'on vient de faire pendant presque une heure ça, ça reste la course malheureusement ça reste le, le le fait marquant principal de ce Grand Prix et les faits marquants principaux de ce Grand Prix mais chez Red Bull bah, non ça c'est le classement complet ça Michael c'est ce bouton là Ah oh, ça marche, ah oh, ça marche, incroyable. Euh, victoire donc de Max Verstappen. Ah bah oui, en même temps, <rire> c'est pas une surprise. Euh, cinquième place pour Sergio Perez. Bon, il se retrouve là, vraiment, lui, c'est... c'est là, il s'est retrouvé là, il dit bonjour, je prends, parce que c'était un week-end très compliqué hein, pour Perez... Euh... Je pense qu'on sera d'accord pour dire que Verstappen, bravo il a vraiment rien à dire sur la, oui. la gestion du week-end du, oui. du champion du monde moins, ah. moins, moins d'avance pour red Bull qu'on qu pouvait le, le croire quand même sur ce, sur ce sur ce tracé là en tout cas euh, c'est à, à noter ah, j'ai quand même trouvé euh, qu'à qu partir par du, contre... du, du premier euh, après premier rapport rouge après une fois qu'il a passé à milton il est quand même oui, oui quand même il a davantage. fait un tour de folie un tour de mmh. malade mental effectivement je pense pour se libérer directement du drs d'hamilton et, et ensuite être tranquille mais euh, quand même red bull un peu moins dominatrice Sur ce, sur, sur ce tracé là. Euh, non juste pour revenir un peu un peu polémique comme chez Red Bull. Euh, puisque Perez se, se sort en Q1 et, et, et critique effectivement mais du coup le, le, le frein moteur, enfin la gestion la gestion de la transmission, la gestion du frein moteur et tout. Euh, mais derrière Horner et Marco pas du tout non, non, il a été trop bien été trop ouais. trop et trop ambitieux. Alors, là, le, il, ça... il le paye quand même. Et ça, ça contraste vraiment juste avant le week-end où Perez avait fait une interview pour dire « voilà Je me sens désormais soutenu au même titre, au même niveau que Max Verstappen. Je me sens euh, vraiment maintenant capable d'aller chercher le titre parce que vraiment, j'ai toute l'équipe derrière moi. Avant, il mettaient une deuxième voiture juste parce qu'il fallait mettre une deuxième voiture. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est, est un peu égaux. Et on sort d'un week-end donc il prend déjà sur le plan sportif 14 points sur Verstappen, et ensuite où, euh, enfin c'est un peu l'humiliation publique, euh, où son patron euh, lui dit en fait tu as eu tort, euh, en le critiquant, en le démentant en public, donc euh, finalement la position de Thérèse, elle sort, je trouve, euh, alors évidemment en abondant de Verstappen est tout relancé, mais sur le plan de l'image et du soutien de l'équipe, l'image que donne Red Bull, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des, des rivaux quand on a des patrons qui vous tirent dans le dos comme ça, donc… Euh, Mmh. Je suis pas sûr que que, que l'ambiance soit formidable dans l'équipe. Pour moi ça ça m'a vraiment enfin choqué de se faire critiquer à ce point. Bon, alors en plus ça peut se faire en privé, mais en public comme ça, c'est un peu humiliant et euh après, quand ça, revient... quand Pérez... ça ça vient Alex après une journée de samedi où il est sorti à peu près 17 fois de la piste aussi Perez enfin non, mais il y a aussi euh, toute l'histoire du, euh, du moment où Perez dit euh, oui euh... en fait je pense que ce qui a déclenché un peu le truc c'est quand Perez jeudi Enfin, dit en gros oui mais de toute façon euh, quand je suis arrivé l'équipe a aligné une deuxième voiture parce qu'elle n'avait pas le choix et ça je pense que Horner il l'a pris là il a eu un peu les boules et derrière mmh. euh, il, a, il lui remet un taquet le, le vendredi euh, donc ça bon déjà on appréciera que depuis le début de saison Red Bull là, son, la sondage sale absolument tout le temps en public bah oui, ça, bah, nous a, euh... ça nous amuse <rire> c'est très, ah, ouais, <rire> très bien et euh, et, euh, et en plus effectivement le samedi Verstappen quand il lui il dit moi j'ai les problèmes de frein moteur on dit oui oui bah, on va faire si il fait ça machin et quand Perez dit non j'ai des problèmes de frein moteur on lui dit non c'est toi qui est nul tu t'es sorti donc c'est vrai qu'il y a un vrai contraste <rire> entre les deux le et, euh, et en fait c'est vrai que je pense que le soutien n'est clairement pas là et en plus Perez était complètement à la ramasse c'est vrai qu'il fait je pense pas que toutes les fautes soient du, du frein moteur c'est l'encalif il y a quand même un bruit bizarre avec la voiture on entend qu'il y a un souci et je pense qu'il y a eu un problème mais je pense qu'il a aussi fait des conneries, il était pas du tout en confiance et d'ailleurs on le voit, il reste vraiment coincé dans le dans le peloton euh, là ou vers à chaque fois qu'il part 14 ou 15 ou quoi, il remonte euh, super vite. Euh, Perez a passé du temps avec des alpha et des trucs comme ça que qu'il qu aurait jamais dû euh, et il aurait jamais dû passer plus d'un tour et même quand on voit le dépassement sur Hülkenberg, il prend des risques ouais. totalement démesurés, ah, trouve ouais. quand il plonge alors qu'il est cameron, c'est c'est audacieux. Maintenant, moi je suis sûr en fait chez Red Bull, mais je t'imagine bien donc ah oui Max, tu as des, des problèmes de frein moteur, pas de souci, on va faire des des ajustements. La Perez, j'ai des problèmes de frein moteur. Tu n'as pas de frein moteur Perez, arrête. <rire> Cesse. Il <rire> <rire> n'y pas d'équipe, on peut ouais. pas juste <rire> la voiture. Tu as d'ailleurs ce, ce, ce que dit Manu parce qu'en en fait, il faudrait on pourrait voir quelque Max qui a le super DRS quoi la Red Bull a un effet de Perez de folie quand même. Mmh. Ouais. Perez effectivement, il n'arrive pas à en profiter quoi. C'est ça qui est je pense la différence. Je pense c'est la différence entre les deux hein. On oublie enfin depuis mmh. le début de saison on dit oh, peut-être que Perez pourrait sur quelques courses il va pouvoir lutter mais au final ouais, euh... du coup c est c est pas la même classe de pilote c'est pas la même. C'est après le premier grand prix, grand prix, c'est ce qu'on disait en fait, c'est Perez cette année, il sait que c'est l'année où jamais voilà. il peut tenter quoi. Donc euh, donc il, il s'affirme, il il y des choses voilà, il y en public si vous Prêt à démonter son équipe mais c'est son <rire> année. en gros peut-être peut-être même qu'il oui. finira pas l'année ou finira pas le fera pas l'année suivante il a Et rien à perdre c'est la, la différence quand ils avaient Albon et Gasly qui étaient jeunes fragiles qui disait oui monsieur Marco je suis nul vous avez raison oui monsieur Marco oui, je suis une pauvre tâche Marco. Là, on a, là, on a, là on a un pilote qui est, qui est plus vieux qui a marre la fiche et qui sait que c'est la meilleure équipe dans laquelle il va il va sûrement rouler donc c'est ça a des avantages et en termes de vitesse de compétitivité etc ça aussi des désavantages et, et voilà on retrouve un peu la situation avec euh, même de Weber-Vettel, uh, euh, ouais. voilà, avec un Weber qui est en fin de carrière, euh, même un peu Ricardo aussi, mais on a changé de situation, et je pense que Red Bull ne va pas prendre de gants. Euh, voilà Moi je suis sûr que qu Red Bull-Marco, il est allé voir Otmar Zafnower après la course, et il lui a fait « Eh oui mon pauvre !» et dire qu'en plus, il a craché la Red Bull aux essais euh, hivernaux 2019, Gasly, hein. bah oui, il vous... <rire> fallait vous attendre à ce qu'il <rire> fasse de la merde. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si, on... <rire> <rire> si on a été champion qu'à Soussouka l'an dernier, c'est à cause de ça... <rire> parce on parlait de Horner, il là, bah Marco, il l'a là le, la sortie de Gasly en 2019, il en peut plus. Euh Tu disais parce qu'il a, a paru vite ou 10 fois depuis 2019, ouais, c'est pour ça. Ah oui, non, mais c'est chaque grand prix de 2019, c'était bah oui, mais c'était bien gentil, mais on a 3 dixièmes d'accord, mais si autre con ah oui. là, il n'était pas il était pas sorti de la piste, <rire> euh, on serait pas là. Non, non, mais le le pire, pire ce qu'il en a parlé en 2020 quand Gasly était plus là. Hein. Il avait, oui. Je rappelle, il avait parlé, donc ça, c'était quand même le, le pire. C'était vraiment... Le, voilà, tout était de sa faute. D'ailleurs, le, le, le problème, problème de la page budgétaire, le plafond budgétaire 2021, c'est la faute de la sortie de 2019. Mais oui, bah, il <rire> ils les de... <rire> il les mais... Ils ont plus d'argent. Mais c'est Gasly qui bouffait trop à la cantine aussi. <rire> <rire> les parts qui se mettaient. Je <rire> suis sûr, s'ils avaient perdu le titre à bout d'avis de 2021, ils dit « Mais voilà !» Si Castelli était pas <rire> senti... l'effet papillon vous connaissez voilà <rire> <rire> on <rire> n'a pas pu développer un truc il va relier tout le truc et ça a permis à Hamilton d'avoir ce petit dixième de plus qui l'a permis de champer du monde. Tu vois ça ça aurait été absolument pas mais mais vraiment euh, ouais, je suis bon grand prix difficile pour pas maintenant euh, oui, euh, c'est très bien que la la là, là, effectivement on l'a châle en public parce que nous ça nous permet de, de parler tout autour euh, en bulle oui. alors que franchement sur des juste pareil de ce qui se passe en piste, c'est ils sont loin devant. Oui, Verstappen, j'ai vu dans le ah. chat oui, Verstappen a fait une erreur, il est sorti dans l'herbe. Oui, est-ce que c'est vraiment dramatique Non. Moi je pense qu'il faut pas avoir c'est normal. Raiconel l'avait fait en 2007 souvenez-vous, quand il avait archi de bien grand prix, moi il a dit bon, "Oui, bah je me suis un peu je me suis un peu endormi, je suis parti au large parce que j'étais plus Alors, concentré." Il y a ouais. yeah est qu'il avait une telle avance Effectivement, il a, il a paru avoir une moins grosse avance. On a aussi Russell qui a critiqué Verstappen, pareil, enfin, mais enfin, c'est Verstappen en disant les cachet leur rythme, ils ont bien plus en réserve. Horner a aujourd'hui reconnu que effectivement Verstappen gère son rythme, mais il a pas dit non plus qu'il cachait outrageusement son rythme. Euh, voilà, il gère, c'est clair, il avait en réserve, c'est clair. Après, les, les, les avances, sont quand même bien moins grandes que celles de Mercedes. Euh, sous, sous, sous l'air hybride euh, effectivement on l'a dit hein, le, ils ont 60% de temps développant en soufflerie en moins que Aston Martin donc ça, ça pourra aussi structurellement porter potentiellement ses effets plus tard dans la saison lorsque Red Bull aura déjà verrouillé les deux titres mmh. Non non mais rassurez-vous la saison n'est pas finie ça, peut, ça peut, tout peut <rire> encore changer hein, mais bon ouais, ça me paraît compliqué euh, et maintenant attention <rire> nous avons trois équipes qui ont fait un podium cette année ça y est bravo Mercedes parce qu'autant vous dire que bon bah c'était c'était quand même compliqué pour eux depuis le début de la saison, les Williams Hamilton qui termine deuxième, euh les deux Mercedes qui sont qualifiés quand même devant Alonso et Stroll. Euh, donc là quand même cette deuxième et troisième place en qualif, c'était très joli aussi. Euh, ah oui. et, et puis le rythme le dimanche était quand même très intéressant. C'est ce qu'en fait donner parce qu'ils n'ont les... rien changé à la voiture et du coup ils vont se dire oh, super, c'est comme McLaren l'an dernier, c'est bon on a rien changé mais ça marche. Vrai, Alors, les, parce ce que je Là forcément on s'est dit mais en fait est-ce que Mercedes a finalement raison de changer de concept Est-ce qu'ils ne vont pas faire comme l'an dernier et au final en développant ils vont finir par gagner des courses Et est ce qu'a dit TotalWave il a dit mais il faut pas tirer de trop grandes conclusions d'un seul grand prix qui plus est à Melbourne un circuit bien particulier fait de gros enfin c'est surtout freinage à avec des températures de piste qui étaient fraîches et voilà l'an dernier ça ça ça aussi plutôt à la versettesse en kalif des températures fraîches donc voilà et toi tu as dit il faut pas qu'on passe faut pas qu'on ait aussi de l'exubérance à la dépression de la folie à la dépression voilà pas tirer de conclusion de à long terme sur quelque chose qui est sûrement isolé on se souvient lorsque Melbourne ouvrait la saison on disait mais attention c'est très particulier et cetera là je rappelle que Philippe Nasser a fini 5 sur ce circuit donc et donc je pense pas voilà, c'est'est sûrement c'est sûrement <rire> mais c'est comme le dernier tour, il n'existe pas <rire> <Mal Mais>, donc <perdu. rire> et donc non mais et, et donc il faut vraiment voilà et, ils ont c'est pas une rondelle ne fait pas printemps et c'est pas pour autant qu'il faut tout changer euh, sur une voiture parce qu'on a parce qu'on a simplement eu ce, ce, ce changement d'un coup ouais et puis de toute manière voilà ils vont pas ont pas à satisfaire non plus d'une deuxième et une troisième place aussi c'est ce qu'ils veulent c'est c'est se rattraper celui qui est tout devant. Donc euh, euh, heureusement qu'ils se font pas piéger un peu comme au Brésil l'an dernier finalement hein, qui avait qui avaient plus piégé que que, que qu chose, maintenant ils ont ils en ont en tiré des leçons. Oui. Manu Franco oui. non, non, ça fait ça fait plaisir de voir de voir Hamilton revenir un petit peu euh, un petit peu dans le coup aussi parce que c'est vrai que depuis le début de saison, il était il se fait quand même battre par Russell en qualif mais euh, Il est vraiment très prêt et puis il fait une super course c'est vrai qu'on l'a vu euh, on l'a vu batalant tout les tout le long de la course euh, donc effectivement ça fait du bien de le revoir sur le podium il était vraiment très souriant, il était très content on a vu qu'il était même pour le coup content d'être avec verstappen et alonso sur le podium alors que c'est quand même des euh, c'est quand même des, des pilotes efficace il a eu quelques échanges un peu houleux ces deux dernières années et au final il était super content donc on a vu vraiment lewis oui, c'est très euh, être ouais, très, très très détendu et un petit peu soulagé je pense d'avoir réussi à, à faire un podium alors que c'est vrai que quand on est arrivé à bahreine Mercedes semblait arri arriver potentiellement en tant que quatrième force du plateau et à Melbourne ils étaient euh, ils étaient au niveau de la deuxième force du plateau donc euh, là encore on voit la différence on y verra après avec Ferrari mais c'est que euh, Mercedes est capable de tout exploiter c'est déjà ce qu'on disait il y a 2 semaines en fait Mercedes ne lâche jamais rien et fait des points quand il y a des points à faire fait des résultats quand il résultats à faire et c'est vrai que Euh, c'est sûrement ce qui leur permettrait de terminer sur le podium des championnat cette année, encore une fois, et peut-être même deuxième, parce que justement, ils sont euh, ils sont toujours là quand il faut ramasser des points, et en fait, ils ont des pilotes qui ne font pas d'erreurs, donc euh, c'est moi, je suis toujours aussi impressionné du duo de pilotes Mercedes, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont à ce niveau-là aussi. Hum... Mmh. Ouais, c'est ce que j'allais dire effectivement aussi. Alors moi j'avais parié sur un sur un podium Verstappen Hamilton Alonso. Pour une fois dans ma dans ma vie j'ai parié un bon podium j'étais content en <rire> euh, euh, nous très content effectivement pour Hamilton, nous, très content pour Mercedes aussi qui en fait depuis euh, si on prend on prend bien c'est depuis le début de l'année 2022 en fait à chaque grand prix euh, ils optimisent ce qu'ils ont quoi. Et bon après là peut-être pas la casse moteur effectivement de de Russell, effectivement, et là où là c'est clairement une casse du V6, c'est un, un cylindre qui a, qui a percé, qui a un bon, voilà. une bonne, bonne casse à l'ancienne, voilà, voilà, un, un, bon, un bon piston qui est passé au travers. Euh, et voilà, mais sinon, euh, ouais très très beau week-end encore de Mercedes avec la voiture qu'ils ont, et comme disait Alex, effectivement, il y, y a moyen effectivement, de se poser vraiment des questions. quoi dire Ils ont un concept qui est complètement différent de Tout ce que les autres équipes ont fait, parce qu'il y a vraiment il y a Red Bull d'un côté, il y a Ferrari d'un côté avec Haas, Alfa Romeo et eux, sur ce concept-là. Mercedes a leur propre concept, et il n'est pas déconnant. Maintenant, euh, euh, effectivement, en termes d'évolution, ils ont l'air d'en avoir fait le tour, ils ont un petit peu un petit peu fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire avec ce, ce concept-là pour essayer de, de, de choper les dixièmes ils vont devoir changer ils l'ont c'est en route ça tourne ça tourne en claqué ça tourne en soufluri ça va ça va arriver ça arrivera à Imola ça n'arrivera pas d'un coup ça ça a été confirmé aussi donc à Bakou on sera encore sur la configuration zéro ponton et ce qu'il y a Imola ça sera encore du zéro ponton euh, sauce euh, sous Mercedes euh, version Red Bull ou est-ce que ce sera une sorte de Red Bull à euh, notre concert Red Bull qu'on verra ça sera pas à voir mais en attendant Mercedes fait le taf Hamilton fait le taf Russell fait le taf Dire, mmh, ils, ouais. ils sont tous extrêmement solides dans cette dans cette équipe. Euh, on peut aussi constater que du coup le départ de James Wolf n'a absolument pas altéré euh, la stratégie ou autre plus en, en, en dans l'équipe puisque effectivement les résultats restent maximisés par rapport au potentiel qu'ils ont. Mmh. Donc serait qu'opérationnellement ouais. ils sont très bons hein, même depuis l'an dernier enfin depuis, ça. Donc, depuis 2014 a, mais ça ça marche très bien. Un changement donc donc franchement m'accord bravo Mercedes par rapport à la machine qu'ils ont. il manque encore voilà 6 7 dixièmes par rapport par rapport à Red Bull. C'est gros, c'est beaucoup. maintenant s'il y a un nouveau concept qui départ d'un coup à Hino là et qui ils fonctionnent bien ça peut on peut prendre espoir effectivement que tout d'un coup ce cette car pas rien de grande partie ça va mieux de plus arriver de bons yeux aussi. C'est l'effet Ambrosio. C'est <rire> noté euh, mais vrai, je me demande comment fait Mercedes pour faire rentrer Russell et son ego dans le cockpit de la voiture. <rire> ah, ah, c'est vrai trucs... que Russell par contre il... Ouais, c'est juste, il a il a juste plus fin, plus je trouve le melon Alonso. Je pense qu'il a plus le nom Alonso moi. Enfin son, Ah bah, est Russell, pas, je est, est, euh, est ouais, euh, ouais, euh, là, la ultra ambitieux mais en même temps le mec il a passé c'est c'est potentiellement un des meilleurs juniors de ces 15 dernières années et euh, il le sait il a passé trois ans de purgatoire chez Williams, je pense que maintenant il en a marre quoi. Donc euh, ah, je dis pas que c'est pas, pas justifié, je dis je dis juste qu'il le met clairement en avant, c'est tout quoi. Ah oui, oui. En fait, je pense qu'il je pense qu'il est un peu dans une situation compliquée où il n'est pas non plus les résultats qu'on attend de lui en tant que pilote Mercedes et je pense qu'il veut bien rappeler à tout le monde que c'est pas de sa faute et ça se comprend. Il a raison. Donc C'est assez compliqué. Euh, et Game sur Jurassic nous dit par contre qu'il a été très cool à la radio après le premier drapeau rouge. Ça change d'Hamilton qui se plaint trop des stratégies. Arrêtez. Moi, j'étais ravi d'entendre Hamilton dire que ses pneus n'allaient pas tenir. Ah, oh, ça m'avait manqué. Ah, c'était... <rire> tu vois, j'avais Hamilton en tête dans Verstappen et il disait oh, « Ces pneus vont être morts, bono no, ». Ah, j'étais content. Ça m'a voilà, ça m'a ramené à des, à des bons souvenirs. C'était chouette. Euh... Tiens, bah, euh, ce qui me ramène à des bons souvenirs. Troisième podium consécutif pour Fernando Alonso. Oh là là là, je Excusez-moi, je m'emballe di jaune mais bon, c'est c'est <rire> c'est furieux, c'est arrivé à manière assez euh c'est étonnant au final, mais ça fait trois podiums en trois courses pour Aston, ça, je pense que peu de gens auraient parlé dessus qui n'est pas mérité, il n'aurait pas du finir la course à cette place là oui, mais si on mettait en rouge en bon moment bon, bon, bon, bon, il aurait fait 3ème quand même l'horreur Alors... <rire> absolue c'est lui que de qui le méritait oui il y a une queue de merde que podium ouais ça. ça aurait été <rire> je pense que lui-même il serait monté dessus il fait, oui, bonjour, moi non plus je sais pas ce que je fais là, c'est joli <rire> ah c'est à ça que ça ressemble et... <rire> oh, là, ils sont, ah, boîte, ils sont quoi, tout quoi. petits les gens en bas on est vachement haut en fait. c'est quoi cette voici on se fout de sa gueule mais le dernier podium qu'il a fait c'était aux 24 heures du Mans, donc et oui marquait. et j'étais pas là <rire> la fin podium avant que j'habite au Mans rendez-vous compte mais donc pour Aston bah, 3 et 4 c'est là pour le coup euh je trouve que c'est quand même enfin euh, ils, ils ont ils ont de la chance parce que ils font une énorme moisson ouais. de points alors qu'il faut quand même rappeler que Lens troll c'est complètement foiré euh ouais. sur dernière start enfin il passe de 0 points à à fuir 3 et 4 sur une un décision c'est fort. Ouais. Ouais. Après euh, Stroll a été un petit peu en deçà d'Alonso comme depuis le début de saison mais ça reste quand même solide. Il a juste ouais. du mal à... après c'était les dépassements sur la Melbourne qui a l'a un peu compliqué mais Il a eu du mal en tout cas à tenter des déplacements, donc il était un peu englué dans la deuxième partie du top 10 par rapport à Alonso. Mais encore une fois la Aston fonctionne très très bien, on voit que c'est euh, cette voiture est vraiment à l'aise partout et vraiment avec le temps de développement qu'ils ont euh, sur sur cette voiture là en début de saison, moi je, je reste persuadé qu'ils vont amener des évolutions et que ça va faire très très mal dans les, dans les courses qui viennent, je pense je, que Je serais pas étonné qu'ils se rapprochent de Red Bull et qu'ils s'éloignent de Mercedes et surtout de Ferrari dans les dans les prochaines courses quand ils amèneront des, des donc, deux, euh... Structurellement, c'est une équipe qui ne peut peut progresser, en tout cas oui. sur le papier, puisqu'ils construisent oui. une nouvelle usine, une nouvelle soufflerie, ils vont avoir toutes sous le même bâtiment, donc ça va fluidifier euh, les, les, les discussions, hein, même un peu informelles, euh, voilà, avec euh, également la production de pièces qui va augmenter, donc voilà, on sait avec depuis Toyota que ce ne pas les moyens qui, qui vont dicter les résultats, mais… Bon, ils ont ils ont fait du très bon boulot avec moins de moyens. Maintenant qu'ils en ont mmh. plus, on voit que ça commence à, à fonctionner. Donc, structurellement, la pente, elle ne peut être qu'ascendante pour eux. Reste à savoir à quel Kallrins, forcément. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué de Laurent troll lorsqu'il annonçait euh, que euh, vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont raison de se moquer de nous. Hum mmh il va dire bah oui j'ai jamais donné d'informations comment ça j'ai dit oui l'année prochaine mais non mais c'est ça dépend quand vous jouez la bande il dira I was extremely angry ça c'est incroyable il faudrait d'ailleurs qu'il refasse un truc comme ça parce que vous savez qu'il y a encore des gens qui se plaignent d'Aston Martin qui posent une récalation parce que en fait quand il a fait I'm extremely angry il y avait le masque donc c'était on avait juste la partie supérieure du visage qui n'est pas très expressive chez Lorraine Stroll ça aurait été bien de devoir faire I'm extremely angry ça se voit là, je je suis pas content. Euh, mais euh, non franchement, c'était alors Steve nous dit qui était le driver of the day. Perez, je crois. C'est beau hein. C'est beau de attraper un Tedia Santos Perez qui bon bon il a fait quelques dépassements avec une voiture qui va un tour. Ah bon, j'aurais j'aurais apprécié. Euh, mais ouais. <rire> et, et c'est Laurent qui est dans le chat, stroll qui évite le carnage pour bloquer ses roues tout seul au virage suivant, c'est mon move préfet de l'année. Ça est c'est une merveille absolue ça parce que euh, ça aurait été euh, ça aurait été fou donc voilà, 3 et 4 pour Aston. Ouais. Bah, écoutez, bravo qui dit c'est Laurent d'Aramco, <rire> très très bonne. Très bon. <rire> <rire> euh, bah écoute, et pour l'instant ça marche bien hein, chez, chez surtout que rappelez-vous ah. l'an dernier parce que j'ai vu le message du chat disant 4 secondes de mieux l'an dernier euh, Australie 2022 euh, on était à ça de la vague là. de suicide hein, dans l'équipe quand même c'était le pire ouais. grand prix possible donc oh, euh... il, il, il, le week-end d'Australie 2022 faut oublier qu'il casse quatre voitures c'est-à-dire que Vettel se met deux fois au tas et euh, Stroll le fait deux fois aussi dont une fois où il éclate ce sarge euh, Latifié avec lui et euh, la voiture était nulle part, ils étaient dixième force du plateau, et c'est vrai que force de constater que ça fonctionne très bien, il force de constater qu'à l'époque où Laurence Stroll est arrivé, je me rappelle qu'on l'avait un peu défendu, et notamment quand Aston Martin avait commencé à faire des podiums et tout, en disant c'est quelqu'un qui a toujours réussi ses business partout où il est passé, et euh, l'an dernier tout le monde commence à dire, peut-être qu'il va pas réussir en F1 parce que ça prend du temps, mais la F1 prend du temps par nature pour pour établir un projet, et c'est vrai que là on voit que le projet Aston Martin est quelque chose de très très solide, donc... Euh c'est euh... clairement pour moi c'est une équipe avec lequel il, va... il va falloir compter sur ce décennie et je serais pas étonné que, jouent... que ça joue les titres dès euh... peut-être l'an prochain le point fort c'est que de 2022 c'est quand Vettel qui fait le tour du circuit sur son 63 SP hein, avec, son... avec son casque au dessus de la tête <rire> ah oui qui prend une amende d'ailleurs pour ça bah excusez-moi je suis un oui. colère mais à un moment donné le mec il fait du scooter avec un casque positionné <rire> sur son crâne et pas qui enveloppe son crâne et à un moment il fait coucou avec les deux mains ah bah de eux, a une pénalité. <rire> mm. à moindre des choses euh, les chauffeurs les, les livrets Uber n'ont pas le droit ils m'avisent de faire ça donc pourquoi est-ce que Vettel pourrait le faire <rire> sur un circuit et euh, c'est Blablaboy qui dit aussi dans le chat effectivement Florendo ouais. qui remporte également le dépassement du mois bref mais vraiment un week-end fabuleux pour Justin Martin après effectivement ils peuvent gagner à Monaco comme on dit dans le chat puisque leur point faible en simplifiant mais leur point faible c'est les lignes droites et leur point fort c'est les virages mm. et donc euh, Monaco ça correspond plutôt euh, à leur profil Ah les si il y avait drapeau rouge pour Vettel qui euh, roule parce que c'est sous drapeau rouge qu'il a roulé avec son scooter justement parce qu'il s'était viandé ça fait un drapeau rouge en essaie Mais euh, mais oui ça oui c'est vrai que Monaco peut être assez euh, assez intéressant pour les pour les Aston Martin oui, bon, car, Ce qu'on peut ce qu'on peut dire c'est que Charles Leclerc ne va pas gagner à Monaco. Surtout que la Ferrari non, son, son euh, a, a, a, a, a privilégié la vitesse de pointe euh, sur les lignes. je pense que tu peux en, tu peux enlever à Monaco, je ne sais pas ça veut dire. Ouais. Ouais, parce qu'on va pas parler tout de suite de ça non plus, j'ai vu, vu les résultats du week-end. <rire> C'était assez euh, assez compliqué cette affaire, mais euh monde dit je pense peut gagner. Oui, on rappelle que on, on l'avait dit de toute façon euh, Red Bull à un moment donné, il leur arrivera des merdes dans l'année, il y a un grand prix où les deux abandonneront ou ils seront loin ou machin. Il faut même que quelqu'un qui capitalise ta... Il y a des chances que ce soit ou ou Ostrul ça sera peut-être stroll finalement qui, qui surprendra tout le monde au <rire> premier grand prix. Qu'est-ce que vous voyez il, il est rapide quand même le garçon, il fait, fait pas non plus une si mauvaise un si mauvais début de saison. Ah si oui. c'est sous la pluie. Il est ouais. fort. T'inquiète, Turkie 2020 sans, le, sans les dégâts sur l'aileron et euh, il gagne hein. Pff, parce que j'aurais vraiment envie de voir une victoire de l'Instroll moi parce que je, rappelle, je, je ne suis pas fan d'Aston Martin hein. moi je suis fan de l'autre Aston Martin celle avec le numéro 14. Je vous laisse exprimer. Je ah vas-y Franck, je suis pas. Non, non, non je voulais juste dire, en fait, sur la Sunmarking, parce que je ne m'étais pas exprimé sur sur sur leur week-end, euh, juste pour compléter l'aspect la, la, la développement euh, qu'a qu évoqué Manu, euh, Alonso avait quand même parlé de deux tiers de pièces nouvelles qui allaient être débarquées euh, sur, sur la voiture euh, au moment des Grands Prix Européens. Donc effectivement, ça a pu faire très très mal. Quoi. et euh, Effectivement, Mike Rack a lui-même admis que Monaco était peut-être une cible pour une victoire potentielle. Normalement, ça, ça sur, le, sur le lequel le, les, les pilotes qui... peuvent faire Pardon. quelque chose il voilà. y bien un euh... sur lequel il peut, peut faire quelque chose c'est bien Monaco quoi. donc ça sent Alonso qui Al se met dans les barrières au 3ème euh, essai libre et <rire> qui fait pas les cas pour, faut... pour moi, pour moi leur, leur voiture peut aussi fonctionner en Hongrie notamment mm. oui d'ici ouais, ouais, là ils auront des évolutions et que la voiture fonctionnera encore mieux je pense oui mais mais euh, Crack ne voulait pas voir aussi loin parce que pour lui euh, il a un peu peur aussi du développement de Red Bull, Ferrari, Mercedes à long terme, cest que là il sait maîtriser à peu près la performance à court ouais. moyen terme sur le plus long terme de la saison, il est moins sûr quand même c'est bien quand même mais... ils ont été malins à Aston Martin d'avoir construit, globalement ils ont quand même construit une voiture pour les circuits urbains euh, quel dommage que les circuits urbains de la Formule 1 aient tous des lignes de 2 km maintenant mais à part ça <rire> papier, là, ils auraient dû garder Perez surtout Parce que c'est le, le roi des circuits urbains. Oh putain, mais le speed bon. Non mais c'est... T'as vu le petit regardez, la F1 a ajouté 6 circuits urbains dans les quatre dernières années. Il faut faire une voiture... Non mais as regardé la gueule des circuits urbains Jeda, c'est le <rire> plus rapide de l'année. Et alors que... Et Las Vegas devrait être pas mal aussi en circuit rapide. Bah heureusement, il y a des virages lents au moins. quoi Alors qu'à Jeda, bon, il y en a, y en a Beaucoup, oui. Il oh y, y a la petite chicane dégueulasse, là, quand même. <rire> la petite chicane de fin de tour. Non mais il, fait, il fait 6 km, je crois qu'il y a 5 km de ligne droite, donc à l'heure <rire> où ça va aller vite, quand même. Ah, Milton, merci, Milton. Vous avez vu, Franck a dit Mike Crack, je suis resté, mais euh, stoïque. C'était merveilleux. Je, je, je, je me, me disais, après un très... an et deux mois, tu commences à... Mais c'est rigolo, il s'appelle <rire> Mike Crack, quand même. C'est <rire> bien <ça> compliqué. <rire> non, mais par contre, aussi, pour revenir juste sur le dépassement du mois d'Alonzo. On rappelle que c'est Crypto.com qui fait ses d'un et qu'en 2021, c'est Vettel chez Aston Martin qui a gagné le, <rire> le championne du monde de dépassement et là, Alonzo gagne le dépassement du mois. Ils ont ils ont bien fait d'avoir signé avec... avec, avec, avec à peu près tous les sponsors de la F1, de toute façon, chez, chez Aston Martin, ils sont... Ils sont ouais, si, si vraiment ça avait un intérêt, ce serait encore mieux, mais il a gagné euh, son poids en, en bonbons euh, Vettel quand même. Hein, donc, euh, il son poids en crypto-monnaie. <rire> son poids en FTX. Ah là là. Euh, alors attention, c'est parce que oui, Manu a un t-shirt McLaren. Oui, c'est parqué WeRaceAsOne sur le t-shirt de Manu. Écoutez, Absolument parce qu'ils ont réussi à vendre des quand même réussi à vendre des t-shirts avec un un fictif donc c'est plutôt pas mal. Euh Et il pas fictifs à l'époque il sait plus mais c'est un t-shirt historique, c'est pas grave. Euh, oui voilà. Oui oui, oui, oui on, on mettait le genou par terre tout ça, monde connaît on connaît cette théorie. <rire> euh... Mais du coup, McLaren eh oui, et oui, 6e et 8e. Oh là là, ça y est. C'est le retour en grâce de McLaren. Ne regardez pas la ligne grille de départ 13e. Non, regardez la ligne résultat. Regardez. Lendo Norris qui a remporté qui a remonté pardon 12 places au classement du championnat pilote s'il refait ça au prochain Grand Prix il est leader du championnat donc euh, attention quand même euh, là chez McLaren ça se ça, ça, ça pulse quoi c'est vrai que c'est un, un peu un hold up mais le fait est que je suis content d'avoir défendu il y a deux semaines parce qu'il y a deux semaines tout le monde disait oh il faut les, faut les assassiner ils sont 19 et 20 du championnat l'équipe est dernière et tout mais comme j'avais l'avais dit en, en, en Arabie Saoudite on a vu du mieux chez McLaren, on a vu du vrai potentiel sur cette voiture et forcé de constater que à Melbourne, ça allait, c'était pas c'était pas fou, les qualifs étaient vraiment pas bonnes mais il euh, y avait quand même un, un potentiel de, de, de faire mieux et, euh, et encore une fois la voiture a l'air mieux le dimanche que le samedi quand même globalement, donc ça c'est plutôt rassurant. Je pense qu'ils arrivent quand même à prendre des points là-dessus. Et puis après ben effectivement, ils étaient déjà en train de, de marquer 4 points et puis la FIA a fait son son jeté de dés, ça leur en a rajouté 8, ça c'est incroyable. Donc euh, On ne va pas, ouais. on va pas euh, bouder le, le, le, le résultat. Ils sont cinquièmes du championnat. Ça, c'est un vrai hold-up parce que c'était le ouais, dixième ouais. Euh, un peu le week -end. Mais ça montre aussi à quel points c'est serré, c'est-à-dire que le cinquième à 12 points, euh, le dixième en a un. Au final, il ça se joue à pas grand-chose. Et comme on l'avait dit aussi en début de saison, le moindre week-end un peu loterie va pouvoir potentiellement euh, changer la phase du championnat parce que s'ils si prennent le classement au terme de... Euh, au terme du du l'accident du, du 56e tour et qu'ils ont le classement à ce moment-là AS met 15 points il y a Factory en met 10 enfin on se rend compte que là c'est totalement différent donc et même je crois que McLaren à ce moment-là en mettait euh, 20 dans euh, 18 donc euh, voilà c'est vraiment on voit que c'est ça peut se jouer à pas grand chose mais par et contre Martin, sur des courses comme ça ça peut changer <rire> exactement et Alpine 0 mais ça ça fait, ça fait pareil à la fin oui mais, ça fait mais Non, je, je pense quand même que McLaren encore une fois moi je reste convaincu qu'ils vont jouer la 6ème place du championnat euh, c'est pas terrible mais au final en début de saison je voyais pas jouer autre chose que pas mieux que 5ème donc euh, c'est pas une si grosse déception et c'est euh, c'est loin d'être le carnage qu'on avait prédit à Bahrain et bravo aux pilotes qui sont quand même tous les deux super bons globalement ouais, ils ont et, été très, très mmh. euh, et là les week-ends où ils font pas de conneries on voit qu'ils sont ultra rapides tous les deux et ça fait plaisir de les voir avec un souci bon duo de pilotes et du coup toutes les équipes ont marqué des points cette année déjà après trois grands ouais. prix ce qui est assez assez rapide. Euh, donc c'est donc c'est très positif. Voilà, un petit mot un vision on ne passe pas sur McLaren et sur Pierre qui effectivement sur bon weekend à domicile hein, grosse pression quand même. Euh voilà, premiers points chez lui, c'est comme c'est quand même cool je pense aussi pour mettre en confiance avant avant la trêve la trêve printanière ou voilà, a commencé euh, lundi l'année fait ça serait fractanière c'est très fleuri voilà. comme comme langage C'est beau et donc du coup un ouais, non compton pour lui aussi parce que, parce qu'on sait que c'est un bon quoi donc il, il, il mérite effectivement aussi d'avoir une bonne place capable de marquer des points et on l'avait vu hein, aussi pendant les pendant les pendant les ca les du monde avec Manu. discuter c'est que c'est tellement serré en fait ça tout se joue à même plus des dixièmes c'est des centièmes voire des bord des voire des voire des, des millièmes on peut basculer très facilement voilà effectivement de, de, de la de top 6 7 8 jusqu'à du voilà, 19 quoi c'est vraiment extrêmement serré quoi. Il n'y a, a plus que très très peu d'équipes qui sont pas capables de voilà, on va on parlera de William en dernier je crois mais euh, mais mais Albon faisait un week-end de folie jusqu'à justement son crash. quoi donc et il il était devant McLaren. <rire> il, il était à la main de McLaren quoi donc euh, donc voilà, c'est vraiment pour reprendre ce que dit Manu c'est c'est vraiment un, un peloton qui est absolument fantastique. On peut pour l'instant regretter que je suis encore un peu trop loin de la tête, mais on tout ce paquet-là, c'est du bonheur en terme en termes de lutte et de et de bataille. Euh, Par contre, Franck ne, ne dit pas trop fort que c'est la trêve euh, printanière, parce que sinon, Helmut Marco va t'entendre, il va dire « Ah, c'est donc le grand ménage de printemps !» et il va virer Perez. Comme ça, soudainement, <rire> il voilà, faut, faut quand même <rire> faire attention. Si Dominique a dit tant temps, il rajoute quatre Grands Prix l'an prochain. Donc, euh, méfiance. C'est oui. ah, ça qui est beau. Parce que plus on va avancer, la FA va rajouter des Grands Prix, mais ils vont créer des des pauses. Donc, à chaque fois, ils vont mettre des pauses. Alors, une pause au printemps de 3 semaines, une pause en été, une pause machin. Là, ils se attendez, c'est quoi ces six courses consécutives en six week-ends au milieu de la saison C'est rien. Vous avez une super très printanière maintenant. Donc, c'est pour faire... Créer... Et on va faire une course avec la MotoGP bientôt à, à Madrid, ça, voilà, ça coupe le, ça couplera les week-ends. Ça va être beau ça aussi. <rire> ça, ça, ça, ça, bah ça bah donc 4 courses dans le week-end comme ça, s'il n'y a que les catégories. Avec <rire> sprint du machin du... Alors, attendez, c'est en 2027 hein, donc euh, d'ici à ce que MotoGP soit passé à 5 courses par week-end que la F1 a créé son super sprint du jeu du vendredi du euh... jeudi. <rire> oui, parce que ce n'est pas le sprint d'avril. Il y a beaucoup de gens qui vont faire le euh, là. Non, il beaucoup de gens qui ont pensé que cette course doublée F1 MotoGP, c'était un poisson d'avril. Parce qu'effectivement, c'est sorti le 1er avril dans la presse espagnole. Euh, et non, et non, là, vu, mais non, c'est triple. On est sorti on le 2 avril. On rappelle que les, les Espagnols ne le font pas, eux, le poisson d'avril, ça sont le 1er avril. Oui, vu oui, qu'ils se sont temps, dit le, oh, le 28 décembre, c'est oui. bien le 28 décembre. Ah, mais ça se fout de la gueule du monde. <rire> c'est oui. très bien. Donc, euh, donc, finalement, il fallait effectivement y croire. bah oui Alors ça, vous remarquerez que ce sont les propos de Carmelo Espetta, président de la Dorna qui gère le Moto GP. On sait on se traite bien comment ça s'est passé C'est Bonjour, je suis Carmelo Espetta. Pouvons-nous faire une course avec vous s'il vous plaît aimerait... Parce que c'est la... <rire> si la théorie du ruissellement en moto, la Moto GP, hein, c'est très impressionnant. De toute façon, d'ici là, Liberty Media aura acheté le Moto GP donc c'est pas grave. Oui, il y aura pas de problème. Et quelle sont vos jeux asiatiques Tu dois aussi faire un F1 Indicar au circuit des Amériques. Ah non. Hein. Ah non non, parce que pour me faire chez tout le week-end et dire « Ah, elles sont 18 secondes plus lentes, ah, ah, ah. C'est bon, hein, arrêtez. <rire> moi, moi, je pourrais pas juste répondre « Oui, bah, elle, elle se double. » Non, non, non ça, ça ne marchera pas. Et si on, la, si on met la F2 et la F3 en même temps, peut-être qu'elle serait même moins rapide que la F3. Non, la F3, ça va. Mais, oh. mais, mais, mais par contre, la F2, c'est un match. C'est un frais, il y a match. Et <rire> la de... Super Formula serait bien. Ah oui. Ah bah, la, la Super Formula, on rappelle que c'est la deuxième catégorie de, de courses top-mides les plus rapide au monde. Mais personne ne la regarde, parce que c'est au Japon et par contre si, si euh, Neil Switich voit des Indycar à Austin en plus vu que eux ils ont pas de limite de piste il va nous faire une syncope tous les quarts d'heure donc euh, mieux éviter euh, mieux éviter ça je pense il ne être content du tout euh, mais euh, on créera on de la faire moto faire. F1 avec des ailerons sur les bateaux ça n'arrivera jamais sans fin non oh, mais non mais oh. en fait, on fait ce qu'on n'a ah, pas, pas dit c'est que, ce qu que les deux grands prix ont lieu en même temps les F1 et le moto vont rouler en même temps sauf Moi, j oui. temps que j'ai pris on va créer plus de spectacles avec des GT comme moment parce que le man le fait bien avec les GT et les protos après la, la, la NASCAR il va la aussi donc vous rajouter en piste s'il faut que il y aura des gens sur la piste <rire> ah, Alex, mais parce que pourquoi ça, ça hein, en Australie tous Alex, les opposants vrai, euh... les pilotes de MotoGP ils savent très bien se faire mal tout seul sans qu'on mette des F1 en même temps c'est voilà. <rire> <C> vrai <rire> mais, mais, mais ça donnerait... moi je suis désolé ça donnerait quand même un petit piment quoi les, aux, aux explications d'après course quoi l'ex-skien qui dit ouais bon on avait c'est une bonne course malheureusement je me suis fait percuter par Hamilton dans un virage c'est bête hein c'est la faute la faute vraiment conne et, et j'ai perdu et je suis tombé mais sinon euh... C'est voilà. con, con j'ai voulu dépasser la Yamaha Et puis il a sorti sa jambe Et ça m'a cassé mon héros avant C'est dommage quoi C'est vraiment des drapeaux rouges pour la F1 et pas pour la moto Bah oui Parce qu'une F1 partira en tête à queue Sera à 6 mètres de la piste On mettra un drapeau rouge Un pied de moto tomba Il sera allongé sur la piste On va dire oh, ça va On va mettre un coussin Il y a marqué docteur dessus Ah <rire> il y pas de risque euh, <rire> ça se passera très bien. Il aura aucun aucun souci. Euh, si nous passions à ce messieurs pour dire bravo à oui. Nicolkenberg qui termine septième bravo. Et est-ce qu'on va ouais, bravo. <rire> oh, est bon. bravo, bravo. Ça va Non, moi moi ce que j'ai Il a été alors il a été il a fait, il a euh... défense sur son risque était particulièrement sale quand même. Oh, est-ce <rire> que moi, je trouve euh très paradoxal chez as chez as c'est que depuis le début d'année une euh, domine magnus en trois oui. qualifications à zéro il est tout le temps devant et euh, il fait pas il fait pas d'erreur alors que magnus lui bon éliminé en q1 et il se sort et les percute le mur donc donc euh, Bah donc, c'est Gluter Steiner qui doit se régaler et qui peut dire tous les jours, j'ai eu bien raison de virer votre abruti d'allemand pour remplacer par l'entravement. <rire> non, non, mais Alex, moi, mais le pire, c'est que c'est exactement là où je voulais en venir. Parce que, d'accord, bon, il finit ouais. septième, c'était peut-être au... Mais il va peut-être falloir quand même... C'est plutôt l'autre qu'il fallait virer. Hein. Voilà, il faut peut-être commencer à parler du fait que Magnussen, je trouve, se prend valise sur valise depuis le début de la saison par un mec euh, qui, qui n'a plus fait de saison complète depuis 2019. Là, c'est voilà. un peu... Alors Moi je tiens à rappeler quand même que je je, je pense même que Gunther Steiner n'est pas si compétent que ça parce que s'il avait regardé au-delà de sa haine viscérale pour Mick Schumacher, il aurait vu que Schumacher commençait à battre Max Verstappen derrière. Ah mais je suis d'accord, mais c'est peut-être pas les performances, il a, il a, si tu voulais virer le maillon faible en termes... parce que l'an dernier par rapport au rythme qu'ils ont enfin, comment dire, aux performances qu'ils avaient tous les deux sur une saison complète Au fait que Magnussen marque ses points quand la voiture est une fusée alors que Schumacher ne fait pas un bon début de saison et que derrière, la voiture se transforme en très tôt et qu'à ce moment-là, Schumacher se met à battre Magnussen, celui qui était à virer l'an dernier, pour moi, c'était Magnussen. Imaginons un instant que magnussen qui... Schumacher est roulé à la place de Magnussen en Australie. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il a l'air tort. Je pense juste qu'il va dire « j'ai eu raison ». Que... Ah bah oui, mais c'est sûr. Mais de toute façon, c'est Steiner, évidemment, oh. qui va dire qu'il a raison. <rire> <rire> <rire> ah ouais, non, c'est... Euh, alors après Kyle Schumacher dit peut-être que Schumacher a galéré avec la nouvelle voiture en début 2023. Oui, mais tu aurais eu de qui fait plus ou moins ça. Alors bien sûr, Kevin Magnussen a mis un point en Arabie Saoudite, mais je crois que de a eu un Non, a des dégâts dès le, dès le départ. Oui ça, il ouais. y a des soucis dès le départ donc euh, là aussi le, le, le, le, pro... le problème c'est que vraiment une Koudberg du mais enfin peut-être que les gens vont se dire que finalement il Koudberg était pas si mauvais hein comment à se... ah, moi le premier il m'accuse pas parce que j'ai dit il revient ça va être difficile. Je pensais vraiment qu'il allait se faire battre effectivement là et au col quand même si ça c'est 10 en qualific ce qui est ce qui dans la F1 moderne équivaut à à peu près en milieu de peloton 7 ou 8 places donc euh, impressionnant. Ah, ouais magnifique les nouveaux raflis. <rire> non. Ah, ah c'est Parti comme c'est parti. Hein. <rire> ouais. Attendez, j'essaie de vous ah, mettre... C'est l'équipe qui prend le qui se fait atomiser par euh, par Albon ce week C'est l'équipe qui prend le plus cher et de moins. Ah, ouais. Bottas, c'était pas terrible. Bottas, il commence à prendre cher aussi. Hein. Ouais, mais il prend un peu moins en termes de temps autour. Par contre, c'est vrai qu'il est mené 2-1 en qualif, qui pourtant normalement son son exercice favori. Ça tombe bien parce qu'on va en parler là si mon PC daigne voilà à mettre l'image comme il faut mais euh, chez Alfa Romeo, eh ben des points, pourquoi du qui termine derrière. Euh oui. qui marque donc deux points et Bottas 11e et Bottas il... enfin moi je suis heureusement il est là il nous fait rigoler machin il a la duclonge la moustache tout ça mais euh, ça fait deux courses où il est quand même plus Moi je pensais que, que le relais bon était interdit pour raison <rire> budgétaire en Formule 1. <rire> moi j'ai une question, est-ce que Bottas n'est pas un peu dissipé Est-ce qu'il faudrait pas que Botas reprenne un petit peu parce que c'est bien beau de faire une inauguration d'un bar avec sa marque de gin le, le jeudi mais est-ce qu'il a peut-être pas un meilleur compte à être un petit ah. peu dans son équipe et à faire quelques briefings parce que okay. c'est vrai que il est très dissipé Alors, il est très drôle moi le, le Botas 2023 me fait beaucoup rire mais quand je le vois en piste ça me fait aussi un petit peu rire donc euh, c'est un peu le problème et c'est vrai que face à Joe qui lui est un besoinueux absolu et qui est euh, qui est pourtant malheureusement le pauvre très sous-estimé euh, ça va commencer à se voir qu'il a plus vraiment de marge donc euh... Là, il a été en dedans tout le week-end. Ça fait déjà deux week-ends où il a des difficultés à mettre sa voiture en performance et qu'il n'a pas vraiment d'explication. Et, euh, et c'est inquiétant qu'un pilote qui a son feedback n'ait pas d'explication. Et j'arrive pas à comprendre où est le problème, Mais en tout cas, il y en a bien. Est-ce qu'il ne devient pas le bon écart de Bottas, là, un peu Au... oh ouais. ouais. Au dernier Grand Prix, on l'avait dit qu'il avait des problèmes de débris et que ça l'avait absolument peiné euh, oui. tout le week-end. Mmh. Et voilà, on s'est demandé est-ce que c'est un peu en partie diplomatique Bon, je sais pas. Bah. Ouais parce en course ça, ça peut mais de toute façon il était enfin en Arabie Saoudite déjà en essai il était désormais d'alerte Joe et, euh, de, et de manière compliquée donc. Milton Lomax nous dit qu'ils ont remplacé un Finlandais di dilettante par un Finlandais dilettante avec là ils ont pas gagné au fond hein. et pourtant on avait dit début de saison 2022 que Bottas ça y est c'était Bottas 8.0 euh, était devenu incroyable euh, en même temps sa saison 2022 elle est vraiment pas dégueulasse il est ouais. du premier rempli ouais. le, le, le premier tiers de la saison quoi Oui, mais même après, il fait quand même des belles choses, c'est juste que l'Alpha était plus là. Alors, effectivement, Joe revient bien dessus en deuxième partie de saison, mais Bottas reste le leader incontesté, et c'est juste que la voiture est nulle part, donc Joe a pris une énorme valise en points au début de la saison, et ça représente pas effectivement le rapport de force en fin de saison. Mais là, en début de saison 2023, la voiture n'est pas vraiment en capacité de marquer beaucoup de points, et au final, on voit que alors, Bottas en marque 4 quand même à Bahreïn, et tant mieux, mais euh, je pense qu'il aura rapidement du souci à se faire s'il trouve pas euh, la solution, ou s'il ne se remet pas un peu, euh, un peu plus de sérieux, parce que c'est vrai que euh, Je ne sais pas qui euh, comment c'est géré dans l'équipe. Est-ce que Vasseur gérait différemment les pilotes aussi ou pas Mais c'est vrai que Bottas me semble un petit peu en roue libre. Ouais, Moi, je pense ouais, Botas, que, que alpha a quand même un des duos les plus faibles euh, du, du plateau. Oui, c'est pas simple. Mmh. Franck, un avis sur Alpha ouais. Non, ouais, non, mais Bottas, je suis extrêmement surpris. quoi Je le voyais quand même... Alors, je sais pas où est-ce qu'il est complètement démotivé parce qu'il voit chez Alpha et pensait que, que le projet allait dans le bon sens et il voit plutôt que ça va dans le mauvais sens. Et du coup... Euh... Bon, il se, commence à se demander ce qu'il fait là, euh, s'il a encore un impact possible, peut-être queffective il subit aussi le contre-coup du départ de Vasseur parce qu'il s'aimait beaucoup à euh, tous les deux. Euh, ce qui n'est pas le cas effectivement de ça de, de l'brar qui ne connaît pas plus que ça en tout cas dans, dans sa carrière, Euh, voilà, on a eu Botas 5.0, 2.0, 3.0, là on à, on était arrivé à Botas Vista, bientôt on aura Botas 6. Euh, <rire> voilà, pour, pour, pour faire, à, pour faire la Botas suite et, et, on, fort, et, et, et, on que, et on sait que on sait que Botas Vista, c'était c'était celui qui bleu, celui qui bugait le plus, donc il a fallu attendre à, à La meilleure là, là les versions d'après pour que pour que ça aille mieux donc euh... <rire> Michael ouais. c'est Botas Millennium là il est juste pas performant c'est tout <rire> Server Edition ah, donne... C'est pour ça c'est pour ça qu'il dit j'attends on attend les mises à jour on attend les mises à jour euh... <rire> ça vient juste <rire> <ou> ça <rire> Par contre euh, c'est vrai que dans, dans le chat j'ai vu qu'on disait euh, il qu'il se reprenne il verra jamais une audit de prêt mais de toute façon il ne verra pas une Audi de prêt je pense que fin ah, 2024 euh, oh, Botas oui. il est remplacé pour ce que 2025 Euh, je pense que 2025 Audi recrutera chez Sauber son pilote de pointe. À mon avis, ce sera Lando Norris. Ça c'est mon avis personnel, mais je pense que dans tous les cas, si c'est Norris ou un autre, je pense que le pilote <coughs> de transition ou le pilote de pointe du projet Audi sera chez Sauber pour que quand Audi arrive en tant qu'équipe, il soit déjà prêt en fait tout simplement à relever un défi en, ton, en tant La seule Audi qui verra ça sera Audi 1 qui rachète la femme, c'est tout. <rire> Euh, D'ailleurs on on, on on a si jamais vous êtes euh, hein, du côté euh, de Compiègne ou du nord de la France et eh bien n'hésitez pas puisqu'il sera certainement euh, présent sur Paris Hippodrome féminin ce samedi puisque sa femme <rire> va certainement euh, prendre le départ de la course euh et il ouais certainement un look il fera beaucoup Exactement moi, moi est, ça, de ah est bah, bah, la look des bottes ça me là C'est pour moi le meilleur moment de sa saison pour l'instant, c'est dans les vidéos de pré-saison de la F1 où vous avez ils avaient fait des vidéos en demandant euh, donnez-nous 3 trois, euh, trois pilotes de F1, 3 euh, sportifs machin et quand on avait mis trois sportifs, il y a dit Tiffany Cromwell. Bravo, monsieur a tout de suite pensé à ça. À sa compagnie c'est beau. Ça. C'est beau, là, il était... Là, évidemment, après, il... il serait pas rentré à la maison sinon, s'il ne l'avait pas dit, il a dit ah ouais « Ah ouais, Serena Williams, d'accord, ah t'as qu'à y aller avec ta Serena Williams, et voilà. » Et bon, ça ça aurait été terrible, là, il aurait encore été moins bon en piste. <rire> Donc... La semaine dernière, il était, en... il était nu en une d'un maga... un... un article aussi, euh, je crois. Ah, oui, bon. oui, et pourquoi pas. on lit pas les mêmes magazines que toi attends, on dit, on dit pas, parce pas... J'ai vu ça sur Twitter, je lis pas de magazine. Ah parce que attends, moi, <rire> qui fait la une de Playboy. Je suis perdu, je suis perdu. Là je, je suis je suis perpète, <rire> mal prononcer ah, Pardonnez-moi, ça ça, ça parfois comme ça. <rire> Ah maintenant j'ai l'image de Valtteri Bottas en Ah mon dieu c'est Taibl pas soit Ferrari hein oh, bon, ça reste Taibl parce que bon on parlait de Magnussen. Il va falloir quand même se poser une bonne question, il y en a un qui se prend 20 à 6. <rire> on a pas parlé d'Alfatauri euh, Michael. Ah il y avait oui pardon, il y avait Alfatauri, on te les deux toutes mes confuses. Oh là là là là. Mais oui, mais oui, j'ai même pas mais oui, il y a Yuki Tsunoda qui Et... avait un assez révélateur hein, si je peux me permettre <rire> oui. oui parce qu'attendez parlons d'AlphaTory euh, voilà. un point pour Tsumoda bravo non, non, alors, moi, je peux un... <rire> quand même dire bravo à Tsumoda, bravo euh, à Tsumoda. Il, fait, il fait un excellent début de saison malgré tout euh, on avait vu encore une fois lui aussi un drapeau <rire> l'an <rire> <dans rire> dernier, avait... <rire> dernier il était quand même de plus en plus proche de Gasly et euh, je pense qu'il faut pas sous-estimer le fait qu'aujourd'hui malgré apparemment le fait que Euh, Alpha Tori est décidé de faire de Dovris le leader technique de l'équipe, apparemment il avait des nouveautés à tester que Tsunoda n'avait pas, mais le fait ah. est que celui qui met une pile à l'autre depuis 3 week-ends c'est quand même Tsunoda euh, ah. et pas qu'à moitié, et franchement euh, pour moi, ils ont énormément tort, de Alors, peut qu'il est short en, en, en retour technique, mais à chaque fois qu'il fait les interviews, il a toujours un mot sur la technique, et je pense qu'ils ont tort de pas le ne pas lui donner plus d'importance, parce que euh, Tsunoda est loin de se résumer à euh, au pilote qu'il était il y, a, il y a un ou deux ans, donc euh, je pense que mmh. il a une très grosse progression. Fait... Il, mé il, mé il, mé il méritait d'autant plus d'être dans les points qui sortaient de 2, 11 e place, Donc, évidemment, il méritait d'être dixième. Et ensuite, euh, c'est normal que le Debris soit un leader technique, puisqu'il en faut un, puisque Toast ne fait plus confiance aux ingénieurs. <rire> c'est <donc>, <rire> Il faut prendre ce qu'on a. Oui, mais il va rentrer dans la pièce et dire, je ne fais plus confiance à Nick Debris. Euh, D'accord, enfin à un moment donné, il va falloir... Euh... <rire> mais, mais moi, alors ça, c'est une satisfaction toute personnelle et qui, qui ne veut pas dire que je, je souhaite du mal à Nick Debris ou quoi que ce soit. Mais ça fait cinq ans que je vous dis que, <rire> franchement, c'est un pilote qui peut être certes rapide, mais qui est globalement quelconque ça se voit enfin sur ce début d'année euh, parce que bon c'était quand même devenu le nouveau euh, c'était le nouveau Lewis Hamilton après son grand prix Italie hein, donc bon euh, c'est un pilote qui certes est rapide euh, en LMP2 notamment en mais fait. pour la F1 j'ai jamais trouvé qu'il avait forcément le niveau bon, pour fait, le rappeler niveau ce qu'on a très... dit à, M à Monza l'an dernier il est arrivé c'était Monza le circuit le plus facile du championnat dans une Williams qui était un avion de chasse à côté de la Tiffy Donc forcément, les cartes étaient biaisées pour savoir vraiment ce qui valait. Et je pense que ce week-end-là, où il fait 8 euh, 9 au volant de la Williams, je pense qu'Albon peut utiliser le top 5 euh, avec cette voiture. Mmh. Donc euh, je pense que oui, euh, De Vries est pas devenu un, un champion enfin, dire champion du monde potentiel, mais il l'a été en f FA, mais ce euh, n'est pas, de un... de ouais, pas devenu un champion du monde de F1 potentiel comme ça. Et je pense que là, à mon avis, ce sera une saison. On dirait un peu à hartley il y a une espèce de rédemption il atteint la F1, parce qu'au final, ben voilà c'est cool, il a quand même mérité, il a fait un beau chemin jusque-là, mais je pense ça fera une saison et puis ça sera terminé. Bah, ouais, quand tu dis Bubble Boy, Van Dorn a mis une pile à de Debris aussi en F2, hein, parce que, enfin, c'était... Je euh, regardais même les précédentes saisons de Debris, saison ouais. de c'était pas... A... pas simple. Ah, en le fait, été... Van Dorn mettait des piles à tout le monde jusqu'à la F1, en fait. Ça, ah point. oui, oui, il était très bon, bien sûr. Euh... Oui. Mais, euh... Il a fini quatrième de la saison avec Russell, Norris et Albon, alors qu il... que lui n'était pas sa première saison de... Et puis... De... Et puis... De la... Et puis Vandoorne a mis une pile à devries en formule alors que Devries était champion en titre s'il vous plaît remettez-toi parce quand vous êtes toujours pas au courant le dernier champion du monde de formule c'est Stoffel Vandoorne voilà Et puis Et puis Vandoorne il a aussi fait une bonne course de remplacement Ah non, il a pas été choisi Alors si quand il a remplacé Vandoorne en 2016 à la Red, le tout premier c'est le tout premier le marque c'est tous points de McLaren cette année-là. La meilleure course en F1 est sûrement celle qu'il ne fait pas au côté de Alonso d'ailleurs est-ce que c'est une coïncidence C'est sûr que rouler, parce que à moment donné, on, on, on le saura, hein, mais rouler dans une Formule en entendant la radio, <rire> en fait, ce folle est vraiment nul, hein. mais, mais, mais... Qui, qui a permis à Lonzo de me parler directement dans ma radio, c'est pas, pas légal normalement de se parler entre pilotes C'est trois minutes, il y a quelqu'un qui lui disait, il y a toujours 21-0 en qualif, il y a toujours 21-0 en qualif. On <rire> est dimanche, je peux pas améliorer ça, et alors 21-0 <rire> <rire> Nul, nul euh, Oui, il très me c'est Malaisie 2017 sa meilleure course c'est vrai je crois qu'il fait 5ème ce jour-là ou 6ème euh, ou 7 enfin il fait, il fait ah, un bon il part à il Alonso c'est comme Magnussen ouais, c'est comme Magnussen son, me... son meilleur dimanche aurait été son premier <rire> c'est <c> vrai <rire> voilà. euh, qui sait peut-être que Magnussen referait un podium après pour faire mieux que 2ème euh, ouais, pas beaucoup ah, ouais, de choix quoi il va falloir, un, ouais, falloir ouais, gagner Euh, du coup on peut parler maintenant de, de Charles Leclerc qui se fait atomiser par Carlos Sainz. Après ah il faut dire les termes. <rire> Moi je dis les les termes les roses. Finito Leclerc. 26, ça piquette. Et en euh... plus Sainz du nez de l'aspiration dans le virage 3 et 4 <rire> putain, non, <rire> frère, Mais je crois je crois que ça c'était apparemment après il a, il a il a dit que c'était quand même il a, il a été plus gêné qu'autre chose. Ah oui, il a été complètement c'était euh, euh, censé être intact mais c'est mal passé. Mmh, oui. Tu es complètement sarcastique là. Mais euh, là c'est raison. Le, le, le problème de Leclerc c'est que là il retourne dans ces travers qu'on peut comprendre, c'est qu'il surpilote et il tente de tout pour le tout quand il n'a pas à le faire et là au col du virage, il voit un espace où il y en a pas et il s'accroche et terminé enfin c'est dramatique parce que on est de nouveau sur des trucs comme euh, comme le, le grand prix de l'an dernier où il tente des le, le, trucs pour essayer d'aller chercher des résultats et ça passe pas quoi. Donc euh, je je suis un peu inquiet pour l'avenir Charles Leclerc, j'avoue parce que c'est pas c'est pas une situation facile il euh, y' a que chez Ferrari qui peut vraiment s'inscrire dans un projet à long terme après sinon il y aurait peut-être Audi mais c'est quand même pas pas demain et, euh, okay. et euh, ouais, c'est compliqué quoi c'est effectivement difficile pour lui bon et puis le pauvre Carlos Sainz enfin le pauvre bon, il accroche quand même enfin Franck je sais pas trop ce qu'on peut en ouais. penser encore de ce week-end de Carlos Sainz et... on, on va encore passer cinq grands prix à dire ah eh ouais mais bon, attendez il est devant au championnat et eh ouais alors qu'il fait rien il <rire> n'y a pas un pire tour ah. depuis le début de l'année sur sa pénalité à, à la radio à la fin de la course il me semblait presque au bord des larmes ah, si, je pense, si on écoute euh, quand, ouais, ouais. quand la F1 publie, les fin même sur le, sur Youtube euh, on peut voir les, les radios d'après-course et vraiment il, il me semblait enfin euh, c'était trop injuste c'était il, il allait euh, littéralement pleurer euh, moi ça m'a semblé euh, fort à, à ce point, effectivement il a été traité on l'a dit de manière très expéditive par la FIA, mais bon il n'a pas non plus perdu un titre au dernier tour euh, voilà, donc est, il a semblé vraiment très très affecté par ça mais globalement chez Ferrari c'est la grosse déprime hein. Euh, je pense que voilà. Leclerc le le est totalement on le voit quand il parle il y a vraiment une espèce de résignation dans sa voix que, que je lui ai jamais entendu euh, Sainz ce week-end finalement c'était presque un de ses meilleurs week-ends parce qu'il prend pas sa demi-seconde habituelle par Leclerc mais il fait quand même zéro point euh, la voiture <rire> est toujours pas bonne sur un circuit où on espérait qu'elle soit meilleure justement ils sont encore quatrième force du, du plateau et en fait pour moi c'est vraiment la grosse déception de ce début d'année. Je enfin ça confirme ce oui, que je disais à Padeda mais Ferrari on les attendait quasiment, on espérait qu'ils arrivent au niveau de Red Bull. Aujourd'hui, ils sont 4 force du plateau et à Melbourne, ils avaient une Alpine qui tournait aussi vite que euh, mm -hmm. c'est vraiment et sachant et... que c'est pas l'équipe qui est la meilleure en développement, euh, c'est chaud. Hein. Et paradox paradoxalement, je pense que c'est une bonne nouvelle pour euh, pour Frédéric Vasseur parce que il a plus cette pression qu'avait l'an dernier Binotto avec une voiture qui était capable de jouer oui. Euh, du moins en début de saison les, les victoires et donc euh, justement les, tout le monde qui se déchaînait dès qu'il ratait les, les, les, les victoires euh, pour des problèmes qui étaient qui, qui étaient réels mais là Vasseur a quand même moins de pression c'est pas une voiture qu'il a développé c'est développée ah, moi oui, je suis je pas d'accord, je, je pense que les Italiens demandent déjà sa tête sur un pic hein. Euh... Ouais, bah, le problème c'est que la pression de, de, de week-end sans résultat elle va être terrible chaque week-end parce que en 2020 c'était euh, c'était quasiment du harcèlement contre Vinotto la presse italienne au bout d'un moment ouais bah là Vasseur lui c'est un peu le temps hein, maintenant oui euh... Oui. On va voir euh, ce que vont donner les évolutions à, à Imola. Je crois que c'est Imola aussi pour eux, pas Bakou. Euh... Je sais pas. Et à mon, à mon avis, voilà, le problème d'avoir de, de, demandé la tête de Binotto, c'est qu'il y a tellement de gens derrière qui sont sentis en insécurité euh, on a un personnel technique qui comptait sur un peu la protection de Binotto derrière pour bosser un peu plus sereinement. Euh, ce ce parapluie-là en disparu, je pense que c'est un peu freestyle hein, techniquement chez Ferrari Sanchez qu'on voit encore sur la murée des stands de Ferrari aux essais de Sakir qui est annoncé 3 euh, ou 4 jours après le début de la saison en déjà en partant chez McLaren à mon avis mmh. je... oui, il y un gros roulet dans les braquards de la part de Vasseur ou de Benito Vigna qui a fait qu'il n'y a plus personne qui ose bouffeter dans les couleurs de Maranello et, euh... et là je pense que voilà on est retombé dans une ferrerie en crise euh, qui a intérêt à se sortir les doigts comme on dit pour, pour vite vite redresser la situation de la voiture parce que sinon va se réellement il va partir sur un an ou deux ans de grosse pression à gérer et ça finira comme tous les autres euh, patrons d'écurie à devoir jeter l'éponge parce que parce que voilà il a... c'est la pression médiatique qui dicte tout en Italie quoi. Et c'est le... malheureux, et ça ça continue comme ça. Fran Franck, je me permets juste euh... de rebondir rapidement en de par la Manu sur le fait que tu dises que les, les évolutions n'arriveront pas à bas coût euh, pour faire haï. Je trouve personnellement que c'est quand même très dommage dans une ère de plafond budgétaire de ne pas amener d'évolution à bas coût. Mais voilà, elle était facile. Manu, <rire> Manu c'est <rire> Pas mal, pas mal. Allez, Allez, non, euh, euh... <rire> en fait, le problème, c'est qu'il faut se rappeler que quand Todd est arrivé, euh, il a il a montré des progrès lents au début et que au bout de 4 saisons la la presse malgré le fait que l'équipe avait joué des victoires l'année d'avant la presse a demandé sa tête euh, parce que ils pas encore champions du monde au bout de 4 ans et euh, la seule raison pour laquelle euh, Divontese Mollo n'a pas viré Todd c'est parce que Schumacher a dit vous viré Todd je m'en vais aussi euh, et, et Schumacher était avait sous entendu qu'il pouvait euh, amener avec lui Ron Burn et toute la bande et que Ferrari se retrouverait sans personne se retrouver un peu dans une situation euh, comme Ferrari avait connu dans les années dans les années 30 je crois 50 mais euh, là on est vraiment sur quelque chose de très différent et euh, Vasseur j'espère pour lui qu'il va trouver des, des, des gens de, de des gens forts à mettre autour de lui euh, pour justement euh, comment dire au moins qu'il ait une autre saison façon 2022 parce que même si euh, ils vont pas chercher de titre je pense que l'urgence pour lui ce sera déjà de faire une amélioration et que l'équipe ait les progrès suffisants pour au moins viser une victoire ou deux histoire d'apaiser un peu Le, le la presse parce que c'est vrai que là pour l'instant ils sont clairement pas en mesure de gagner une course ils sont très très loin de trois effet enfin, ils sont derrière trois équipes qui, euh, qui auront des occasions avant eux et, euh, et j'ai peur qu'une année complète sans victoire je sais pas s'il y aura ah. beaucoup de podium chez Ferrari cette année non plus parce qu'on voit qu'en trois courses ils ont quand même marqué euh, 26 points ce qui est quand même vraiment euh, le clerc tout seul en a marqué autant l'an dernier sur la première course hein, donc faut pas mm -hmm. c'est quand même quelque chose de, de, de colossal. Et euh, j'ai peur qu'effectivement, que je suis d'accord avec toi Michael, je pense que la pression va être énorme très rapidement. Alors Vasseur, il a l'air totalement hermétique, et tant mieux pour lui. Et j'espère que Ferrari saura lui donner le temps, malgré la, la, la, la, la dire, le climat qui s'annonce. Mais c'est vrai que la, la, les, la, la sérénité chez Ferrari était à peine revenue l'an dernier, qu'elle est déjà totalement partie cette année. Et ça va être très compliqué, je pense, comme première saison pour Vasseur. Va On revient à ce que disait le J'en reviens ce que j'ai dit du premier Grand Prix, euh, c'était une erreur pour moi de gérer Binotto, clairement. Oui. Il y avait certes des erreurs, des choses à corriger, mais pour moi Binotto n'avait pas sauté. pas Après, le, le redressement, la confiance qu'il a réussi à instiller euh, au sein de l'équipe, ce qui est hyper rare euh, chez Ferrari, ouais. ce qui est hyper rare dans le département technique de Ferrari, je veux dire, oui ok, opérationnellement il y avait des choses à revoir, mais c'est à la marge, quand vous avez le département technique qui fonctionne, faire profiter en quoi et là euh, je crois que tout s'est écroulé avec le départ de Biop. Et euh, après Binotto je, je pense aussi s'il était resté là, il aurait été viré avec ce début de saison là. Ah oui, pense. il aurait été viré là, oui, ça. Oui. Ah oui, oui. C'est toi pour gérer Ferrari dans une crise plus grande parce que tu aurais toujours va chercher Alfaroméo et tout ça et ce serait potentiellement compliqué de retrouver quelqu'un pour le remplacer. Laurent Antoine demande il va au Binot au final, bah il va va ou il va où avec avec Günther Steiner dans sa petite Fiat 500 là. Il y a des dégustations de vin avec voilà. Günther Steiner. Franchement, alors moi bon, j'allais dire je ne peux pas imaginer meilleure vie si faire des, des dégustations de vin sans Günther Steiner, mais euh, <rire> en tout cas euh, voilà ça après euh, euh, ça chacun euh, chacun fait ce qu'il veut il y a aucun aucun souci en tout cas il est pas prévu qu'il a la Juventus de Turin ou quoi que ce soit pour l'instant c'est pas euh, comme beaucoup d'autres avant lui euh, alors oh là là les les fréros, mais pas trop là ça c'est c'était <rire> oh, d'ailleurs Franck qui est en début d'émission hein ils étaient ils étaient fréro ça c'était compliqué <rire> euh, j'étais violent attends là oh faut qu'on fasse le moment pour pouvoir le clipper pour les réseaux sociaux et eh ben voilà hein, depuis le temps qu'on le dit ils peuvent pas se blairer les deux et voilà il fallait que ça aille au la... crash euh, enfin... on savait que ça mettrait que trois courses là, voilà. la, la, euh... la haine ressort euh, la, la haine ressort au grand jour c'est la, la, la guerre et, et moi j'arrive pas à comprendre comment on peut aligner ces deux là alors qu'ils peuvent pas se blairer voilà c'est coupé donc alors ben, le c'est dommage quand même euh, <rire> c'est <c> <rire> ce double <rire> abandon ils perdent 11 points 1er bon choix parce que il ah, a respecté le 10 et, et surtout la voiture marchait très très bien ce week-end C'est ça qui est dommage. Un coup cher, ouais, euh... c'est très cher. Hum. On voit que Gasly a pu tenir le... tenir le rythme de Sainz et de, ouais. et de, et de Stroll ce qui ce c'est très bien. Et Ocon le tenait aussi, faut pas il faut oublier qu'il est pénalisé Ocon, par son ouais. arrêt euh, injuste au début de course mais que lui aussi une fois qu'il était dans le, dans le dans le dans le bon rythme dans le peloton, il était au même rythme que les top 5 donc enfin Verstappen. Bon donc euh, voilà. globalement c'est positif pour alpine ils ont beaucoup de personnes c'est bon. pour ça que voilà il euh, ya quand même de' ils ont, ils ont perdu ils ont tout perdu sauf l'espoir parce qu'ils ont une voiture qui veut qui vont bien développer et qui est, qui est déjà performante donc euh, voilà si on voit si on replace les choses dans la perspective du fameux plan c'est plutôt quand même euh, positif maintenant ça fait aussi beaucoup de points perdus avec déjà vos connes premier Grand prix euh, voilà c'est à la fois dommage et prometteur moi je suis ouais bon. je, je suis quand même surpris parce que Euh, c'est Bahrein est à chaque fois une anomalie c'est quand même positif ça parce qu'après ils montrent quand même qu'il y a un gros rythme bah, Bahrein ça fait deux ans la voiture, c'est normal la voiture cette année une évolution de la précédente euh, ça va pas du tout Alpine à Bahrein et c'est vrai que finalement la voiture va très bien et je suis plutôt confiant pour eux pour la suite sachant que c'est une des équipes l'an dernier qui avait le mieux réussi ces évolutions euh, je pense que ouais, <rire> ils pourront jouer à cette place sans problème et en fait c'est con mais potentiellement si Ferrari n'arrive pas à faire évoluer sa voiture est-ce que en fin de saison en imaginant une courbe de développement similaire à celle de l'an dernier est-ce que Alpine serait pas capable d'aller taxer Ferrari quoi donc en plus c'est un duo de pilotes qui fonctionne bien contrairement à ce que certains disent il y a aucun problème d'entente de toute façon Fernando Gasly a et elle s'excuser et puis parce a fait il était un peu blessé De quoi Là s'il te plaît après ton intervention de tout ça quoi Ouais, vas-y, vas-y. Alors, euh, Fréron oh, mais pas trop. Voilà. <rire> Au okay, a quand même plutôt lourdement insisté à chaque fois, euh, Pierre est venu s'excuser, euh il a dit c'est normal. Dessi a dit ouais, ça, ça me il choque là. pas. Hein. Il a non, y mais en su, <rire> fait, c'est pas lui quoi. Voilà, et en gros, euh, Mais il a raison. C'est pas lui qui a pris deux points pour pour pour son encouragement là qui s'est il s'est il s'est pris un ban de d'une course du coup. Ça aurait été drôle. Il était totalement mérité. Mais je veux dire Ocon dans toutes les interviews d'après course, je l'ai bien écouté parce que j'ai relu quelque chose aujourd'hui qui m'a un peu interpellé, j'ai réécouté. il n'a pas cessé quand même de bien souligner que c'était la faute de Pierre quoi. Et j'ai beaucoup aimé le contrôle des dégâts qu'ils ont fait où ils ont dit bon les gars, vous êtes tous les deux dans le même avion, faites une vidéo pour dire que tout va bien. c'est ça exactement ça. Après, je pense que ça s'est vraiment passé comme ça, dans le sens où Gasly est plus responsable qu'Ocon du problème. Et oui, euh, et, et puis oui, bah, euh... voilà. et je pense que, par contre, devant les commissaires, Ocon a sûrement un peu déclaré son, son, sa, sa responsabilité, parce que les commissaires, eux, qui, j'imagine, ne s'appuient pas sur les déclarations médiatiques, ont dit que euh, c'était un incident de course. Donc, bon on sent qu'il y a une volonté de ne pas suspendre un pilote. Maintenant, on est vraiment définitivement certain. Mais euh, je pense que Gasti euh, Ocon avait aussi l'envie de de rétablir un peu le truc en disant bah oui, c'est pas mon c'est pas ma faute. Maintenant Ocon a été beau joueur, il a dit c'est pas grave, de toute façon, on perd des points mais c'est pas il euh, y a quand même plein de points positif. Moi je, je reste convaincu que évidemment, enfin, pas que ça se reproduise mais euh, c'était le chaos, je pense que de toute façon, il voit aussi que Gasti même s'il fait une connerie, il, il revient en piste, euh, c'est c'est le bordel dans tous les sens, il y a des voitures à gauche, des voitures à droite. Ça pouvait arriver le seul truc qui est triste c'est que ça tombe sur son équipier mais euh, Entre, entre les angles morts le fait qu'il y a des voitures partout les différences de vitesse et tout c'est sûr que c'est euh... je suis même pas choqué qu'ils soient pas pénalisés mais effectivement je comprends que au code disent bah moi j'ai zéro responsabilité là-dedans quoi. Il est mort Pourquoi L'angle est mort Ah il est il est déjà mort. Ouais c'est le temps pour débuter je pensais que tu parlais d'excel pardon parce que je l'ai vu tu étais, vrai, étais vraiment tu <rire> en France occusée c'est impressionnant euh, euh tu aurais juste du te relier enfin, enfin hein, et puis ça aurait été mieux euh, ça aurait quand même été plus sympa <rire> En fait, parce qu'on dit pas ce que Gassi s'est effectivement excusé, mais ce n'était pas auprès de code c'était auprès de Marco, pour avoir abîmé la gueule. <rire> <rire> 2019. Quatre ans plus tard, il Mais, mais, mais, mais je, je, ouais, je, je te rejoins, Franck, parce que c'est vrai qu'il l'a dit à toutes les interviews possibles et alors que ça se trouve, c'est juste Pierre Calibor qui a fait « Eh, euh, désolé, mon gars. » Ils ont fait un check ils sont barrés. C'est lui, « Ah, désolé, ça arrive. » Ça se trouve, c'est juste ça. Il est venu s'excuser. Euh, moi, j'étais j'étais quand même... Euh, j'étais touché par le fait qu'il soit quand même mis à genoux tu vois, pour dire pardon, euh, pardon <rire> enfin, ça montre qu'on va pouvoir avancer ah, c est, c est, c est... arrête de fouetter c'est trop c'est trop okay. <rire> ah ouais, c'était ouais, <rire> bon le principal est qu'il ressort de là quand même toujours euh, avec une bonne ambiance dans l'équipe parce que c'est con mais c'est le genre d'incident et c'est outre même les curules précédentes mais c'est genre d'incident Où ça peut venir quand même euh, ternir une, une relation si, euh, si un pilote est mal compris ou quoi que ce soit dans la même équipe donc euh... ouais, Je sais qu'il dans deux semaines que euh, Gasti commence à dire j'ai mes raisons et tout ça on sait qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisse. <rire> oui non là. Non oui. voilà, ils vont arriver à becoup et ils vont dire alors Esteban euh... enfin oui, alors oui, je sais pas pourquoi j'ai dis une que c'est détendillon qui va dire alors Esteban bon c'était quand même ça fait trois semaines de vacances. Et... Oui oui, bah oui voilà, on a pu on a pu profiter de ce temps pour euh, pour repenser au fait que Pierre s'excusait ça c'est vraiment <rire> si on ressent à becoup c'est que là il y a un <rire> Pierre m'a appelé tous les 3 jours par discuter depuis... Il va faire À un... moment, il va faire une story insta avec le téléphone. C'est encore Pierre. Ça fait 18 fois qu'il m'appelle, j'en ai marre. Tu sais, capable de le dire, même s'il si marqué complètement un autre nom dessus. C'est c'est Pierre encore. Oui, je n'ai pas appelé Pierre Gasly dans mon répertoire, mais... Oui, je l'ai appelé Chéri, dedans. Mais je l'ai appelé Chéri, pour vous dire à quel point ça marche bien entre nous. Euh... Comment, Franck ah. Donc oh, c'est pas Pierre Palmade. <rire> oui, c'est excuse-pas dans la jeune. Non. Allô, Roy, tu cherches Pierre, Pierre, Pierre je... Oh merde. Pas... Mais, alors, je tu t'excuses Bah Pourquoi Bon, je sais pas euh, pour plein de choses. <rire> ah, bah, bah, bah, il, a... Il, il a aussi percuté des gens puis c'était pour l'accident. <rire> Quoi euh... là... Ouais, oui, et puis j'aurais pas dû conduire drogué. là, ben coup il a dit. Alors Pierre m'a dit par <rire> contre qu'il était drogué, j'ai pas compris. Là, je j'avoue j'ai pas euh... est que okay, est-ce que la ferve pour lui faire un test parce que ça m'a <rire> Et là ça a monté en épargne, Alonso va arriver à dire j'ai des mails de Pierre Gasly qui me dit qu et, là, là, et, là... Et, et là la saison deviendrait très compliquée, et je pense qu'on ne ferait même plus de podcast parce que ça deviendrait trop dur à vous, parler de tout oui. ça Est-ce qu'elle vous dit Pierre m'a envoyé des fleurs pour s'excuser ah, J'ai vu le con qui chez lui, il y a un bouquet énorme pardon oh, là, là, vraiment, il, en fait... il en fait beaucoup Non Pierre j'ai compris, il n'y a pas de soucis <rire> Bah <rire> ça ça devient ça devient difficile. Bon, il nous reste Williams, bah Williams malheureusement bon, c'est con parce que Albon pour le coup faisait vraiment un, un très beau week-end ouais. mais... exceptionnel, 8e place euh, en 23. Hmm. Ouais, et c'était 6e quand il s'est l'accident ouais. euh, qui était de sa faute, il a dit il, en fait, il a passé un vibreur, ça a surchauffé les pneus et derrière, il a perdu l'adhérence de, de virage plus loin excusez-moi euh, alors d'accord c'est de sa faute enfin maintenant ma maintenant même rouler sur un vibreur ça surchauffe les pneus maintenant non mais il a eu un gros ça arrive ah oui il oui, a oui. que mais je l'essai ah oui d'accord oui il met 6 quand même à sa Sargent en, en Q1 oui. euh, c'est quand même euh, je crois que c'est le plus gros écart sur la grille quasiment euh, similaire à, à Hülkenberg Magnussen ouais ouais voilà Moi je me dis oui, je me dis qu'après Albon le, le crash peut-être du fait aussi que il, il, il performait tellement haut mais il voulait aussi tellement pousser la voiture parce qu'à un moment donné il conduit quand même pas. Euh... D'ailleurs par il réflexe, il a appelé le moule pour s'excuser. Le parcourt dans ce 18 18 appels à vrai. chaque fois après en plus, je comprends pas. Et, ouais, et Pierre, Pierre Gasly aussi donc ça, ça fait au moins deux appels pour Marco. <rire> Attends, ah, Gasly qui allait voir Albon d'ailleurs qui a dit "Ah oh, je... Je suis désolé Alex parce que tu as laissé con. Je <rire> suis désolé, j'ai cassé la voiture mais c'est pas moi qui l'a reprend après donc il y a pas de souci. Mais là là franchement ouais c'est dommage pour Williams s'il y avait moyen de marquer peu... enfin mm. il y a moyen de marquer des gros points. Vu comment ça s'est fini on sait pas mais il euh, y avait euh... non mais Williams potentiellement euh, avec deux très bons pilotes 5e euh, 6e force du plateau quand même. Mm. Je veux dire c'est pareil quoi. À soit ils sont se confirment quoi c'est c'est pas que ce grand prix là quoi. J'avais et Albon faisait parfois les meilleurs temps dans le deuxième secteur qui était celui euh, ouais. celui des lignes droites donc ouais. euh, voilà je pense qu'ils ont dit que voilà on a rendu notre voiture moins euh, dépendante des circuits parce que l'an dernier voilà on brillait dans les lignes droites c'est aussi pour ça que De Vries a fini 9ème à Manza, puis pour le reste donc, dès qu'il du vent et hop c'est invisible là ils ont une voiture qui est un peu plus régulière mais dans la pourrait faire reste quand même les lignes droites donc ça peut aussi faire des gros résultats bah, pourquoi pas à Bakou, euh, très prochainement euh, ou ouais. euh, voilà sur, sur d'autres circuits avec un album euh, qui était quand même je trouve au top et euh, bah, un Sargent qui débute encore, euh, c'est encore un peu tôt pour juger euh, voilà, c'est encore un peu tôt pour être sévère mais, <rire> mais oui, il met le bon parce que s'est très bien ouais. comporté à, à Bahreïn et ouais. donc euh, bon même si Jeddah est et... quand même pas facile facile hein, mais il met le bon lui aussi j'ai un peu peur que que Sargeant soit comment dire mal considéré parce que Albon est un peu sous-estimé en fait. J'ai peur que la saison de 2020 de Albon ait montré un pilote qui était complètement euh, effacé et complètement asphyxié par Verstappen et tout le monde a dit oui de façon enfin il y avait ces soirs où il avait euh, il avait dit race me so hard euh, mm. où tout le monde disait que il est un peu en mode victime et tout et euh, c'est quelqu'un qui avait c'est un pilote qui a du mal dans le peloton je pense que Albon, il a été victime du système Red Bull comme Gasly avant lui et puis comme comme d'autres après ou euh, et d'autres bien d'autres avant mais en, en tout cas euh, je pense qu'il vaut vraiment mieux que ce qu'il rentre en 2021 il faut pas oublier que il était enfin en, ouais, en, en 2021 c'est ça non 2020 pardon et il mm. euh, faut pas oublier que 2019 il une super saison de rookie, et je pense que euh, Il est, il est très sous-estimé encore, alors j'espère que ça, justement, avec quelques coups d'éclat pour la avec Williams, il pourra peut-être potentiellement se retrouver avec une meilleure, euh, une cote plus juste, en tout cas, dans le paddock, et que, du coup, en conséquence, Sargent ne sera pas jugé par rapport à un pilote qui est vu comme moyen, alors que c'est un très bon pilote en face. Ouais, ben que ouais, ouais. Euh, faut, oui, c'est vrai, quoi. Il va faut commencer à le mettre, parce que s'il continue à faire ses perfs, qui sont des perfs à la George Russell, alors, je suis désolé, mais... Euh un faisait pareil avec la Williams à l'époque peut-être que la Williams c'était un peu moins bonne mais, euh, mais en mais on se retrouve un peu la même chose peut-être que ça va aider à faire remonter un peu sa cote euh, voilà donc pour pour Williams ce côté c'est dommage on perd des ça perd des gros points mais bon il reste encore plein d'opportunités je vous rappelle que nous en sommes à trois grands prix disputés il y en a 23 ça va être long c'est pareil mais nous avons une pause de 3 semaines donc voilà ça va ça va nous, nous changer un petit peu au classement championnat du monde des pilotes. Max horst est en tête avec 69 points. Bravo. Sergio Perez, deuxième avec 54 unités, troisième, Fernando Alonso avec 45 points. Ça fait combien Fernando Alonso fait troisième de tous les Grands Prix et de tous les sprints. Ça fait combien de points à la fin 4 quatrième avec 38 points devant Sainz, Stroll, Russell, Norris, Hülkenberg et Charles Leclerc qui est dixième du championnat après trois courses. Ça, on l'avait peut-être pas prévu. Je voulais juste souligner pour mettre en sorte ma perspective que Hülkenberg et Leclerc ont le même nombre de points après trois courses. Ouais. Mmh. Et devant même. Mais... Et que Leclerc c'est son pire début de saison depuis qu'il est chez Ferrari. Oui. Sauf que ouais. Hülkenberg a été plus proche plus proche d'un podium. <rire> <rire> absolument. S'il venait à faire un résultat blanc à Bakou, Leclerc ce serait son pire début de saison à égalité avec toute sa carrière en F1 puisqu'il avait fait 6 points en 4 courses chez Alpha. Ai le même. premier résultat blanc de Ferrari depuis Bakou justement l'an dernier. Oui ils avaient pas mis de points à Bacourt l'année dernière Non, double pas double ouais. pas de mécanique. Ah ouais, j'avais j'avais j'avais omis ce détail. J'essaie de Oh là là, allez. Bon, en tout cas, alors tu arrêté de se plaindre d'avoir perdu 60 points l'année dernière, non, il a les a presque déjà rattrapé en quatre courses quoi. <rire> et, et dans les euh... Ah vas-y, Bacquel. Je crois que c'est meilleur début de saison d'Avant-garde 2007 du coup. Si on si on rebascule oui. les points de 2007 euh, en barème actuel, il est euh... Ah oui. Il a pas fait mieux depuis. Quoi. Est, Même Ferrari fou. Ben ouais il me semble parce que quand tu regardes 2010 ok il gagne à Bahreïn mais euh, il se fait sortir en Australie oui. par Schumacher au départ euh... non c'est possible après j'ai du ça hey, c'est sur internet donc c'est vrai mais euh... ce que, que j'ai été vérifier Non voilà. C'est dans le livre de Manu <rire> oui, je dois, je dois, oui bah, bah non je vais aller sur Wikipédia ça n'est plus vite c'est la, <rire> la même info euh, oh, oh ouais. très... non, faut demander, bien, non. De GPT, là, là, raison, faut demander à la chaîne GPT il a laissé sa raison tu devrais t'excuser te, comme... ah, non, ah je... Non, non, non, non je trouve que Pierre Gasly devrait s'excuser auprès de Manu non <rire> j'allais dire bien. tu t'excuser à quelqu'un excuse toi auprès de le Marco s'il te plaît mais oh euh... comme ça, non mais je pense Dans les statistiques impressionnantes du début de saison, Aston Martin en 3 mmh. courses a marqué 10 points de plus que toute la saison complète dernière. Oui. Euh, Ce est quand même euh, assez, quand même, euh, assez quand même impressionnant. Au niveau des progressions, on fait rarement mieux que ça. On me dit euh, en 2003, il fait euh, en 2013 pardon, il fait un bon début de saison, oui, mais il, il a le DRS qui récalcitrant à à Bahreïn, donc il marque ouais. pas beaucoup de points Bahrain le 3e Grand Prix. Donc non non, je, je ça, pense je pas, que ça va faire un buzz vraiment. Il abandonne. Comment Franck Oui, je Alex qui a frisé bizarrement. Ah, j'ai pas fait gaffe. Vas-y, parle Alex. Ah non, il bouge, il bouffe, il il's non, moving. Non, bon, bon. ah, okay. il's moving inside. The game. Non, je dis je dis qu'à Marine, il avait abandonné, je crois en 2013. Ouais, mais je vois que c'était le quatrième e Grand Prix de la saison, mais après le troisième e Grand Prix qui était Prix de Chine, euh, il fait il arrivait que 43 points à Alonso parce que oui, il gagne euh, en Chine et il fait deuxième en Australie, mais il abandonne en Malaisie. Bref. Donc Alonso a raison lorsqu'il dit que chaque course qu'il vient de finir, elle est la meilleure de son histoire. Exactement, parce que ça ne fait que monter. Donc c'est un. <rire> <rire> <rire> mais, il a, a dit à... <rire> qu'on Il a déjà commencé à reprendre penser travers là, il nous a dit que c'était la meilleure calife de sa saison, donc euh... Ah oui, ouais, alors, alors que euh, les qualifs chez Aston euh, il... enfin, c'est bien qu'ils s'en réjouissent mais il est je trouve qu'il est pas au niveau Alonso comme depuis le début de saison, en qualif en Q3 en tout cas. Ouais, il en pas cas, encore mais... exploité comme ça devrait. Voilà, il faut qu'il puisse recommencer. il a déjà Ouais, après, il est quand oui. même face à Mais, euh, mais au au, au, au, au le plus fort de son histoire. C'est quand et il, met, et et une... il le met 3-0 pour l'instant effectivement. Vous pas oui. Ça part comme et avec dedans. Et, là... et au classement. <rires> il il lui... <rire> c est, c est non, il, qu il sent que c'est son, son année peut-être ou c'est les deux années à venir. D'ailleurs, il a changé de son entourage puisqu'il s'est séparé de sa de sa il a officialisé la séparation de avec madame Sandras, Ouais, c'est ça il ouais, y a trop d'André à faire, donc en formulé. En... Ouais. Ouais, donc voilà. Donc, il va être sérieux maintenant, sérieux. Objectif titre, pas titre. Et c'était déjà séparé de sa, sa copine quand il était arrivé chez Alpine, donc euh... Oui, cest à qu de... euh, dès qu'il fait un nouveau chapitre, voilà. il a besoin de C'est-à-dire que la phrase Fernando Alonso se sépare de sa copine, c'est pas non plus un hein... <rire> ça me fait pas tomber Je crois, crois si que fait, c'est à chaque changement d'équipe, donc euh, c'est ça. Ouais. Ah, on a pas moi qu'on des filles. <rire> je... <rire> euh, vu, euh, est est les mauvais ouais. choix de carrière <rire> il revient chez Alpine, il reprend la même ou ça change <rire> non parce qu'elle a pas le même nom donc c'est différent bon, ça, dire, attendez celle. parce qu'on dit que je fais des mauvais choix de carrière mais vu qu'à chaque fois je me sépare, est-ce que c'est pas ça le bon fou est-ce qu'il va pas savoir de quoi on parle Fernando finalement c'est très, très compliqué ouais. puis, euh, euh... choix de aussi. et puis au classement constructeur Red Bull est en tête avec 123 points à se battre à 65 ça arrive à 26 Voilà, c'est réglé, on pas se le cacher Mercedes 3 e avec 56 points Ferrari 4ème avec 26 unités, et le problème c'est que même s'ils arrivent à développer la voiture euh, l'écart commence quand même à se creuser euh, McLaren 5ème avec 12 points bravo, merveilleux Calro Montana, Alpine 6ème devant As Alfa Romeo et on a Alfa Torre et Williams à 1 point, mais encore une fois je tiens à rappeler que tout le monde a marqué des points déjà dès le 3ème Grand Prix de la saison et ça c'est plutôt rare c'est plutôt une bonne nouvelle pour la FAF C'est assez, assez positif. Euh, et ça j'ai d'ailleurs que Nico Hülkenberg et... a maintenant marqué plus de points euh, que lors de la saison 2013 après trois Grands Prix. <rire> Je viens de voir ça. Donc il n'y a pas que Alonso <rire> qui fait des bons émissions. Les... Je <rire> crois qu'il a fait septième lors des cinq des six derniers Grands Prix qu'il a fait à Melbourne. Il a fait toute la saison à Melbourne. Alors c pas des podiums, mais c'est déjà <rire> pas mal. <rire> fini 7 septième à chaque fois. Donc voilà, mesdames, et messieurs, pour ce cette émission. Alors oui, euh, j'ai vu tout à l'heure aux zone study, on n'a même pas encore parlé du presque crash sous safety car. C'est vrai que ça c'était bien ridicule au tour de formation et... dans le deuxième départ. Là. Alors, euh... petite clarification parce que j'ai eu beaucoup de gens qui accusent Hamilton euh, d'avoir euh, délibérément <rire> ralenti le pleuron et tout ça. Hamilton n'avait aucun euh, aucune obligation à suivre la voilà, safety car de près puisque c'est un tour de formation et pas un tour de neutralisation. Donc euh, il oui. n'y a pas de il y a pas de règle sujet et pour une relance euh, drapeau euh, sous drapeau que euh, ce départ arrêté pardon euh, après un drapeau rouge il y a pas de il a, le règlement n'est pas encore euh, écrit à ce niveau-là évidemment il faut attendre que le prochain règlement revienne on sait pas quand ça devait cette année ce sera peut-être dans 5 7 ou 8 ans c'est pas trop non, on en a parlé sur median auto service comme Manu était off aujourd'hui peut-être pas vu Ah, j'ai pas vu moi je me suis tenu à ce que j'ai vu dimanche qui me paraissait correct. Après si tu as des je sais pas si j'ai dit une connerie ou pas mais euh... non non du tout non, on a expliqué ah pourquoi ouais. Hamilton pas pour Verstappen ah oui. à de se plaindre de de Hamilton. Effectivement dès que la, la voiture de sécurité éteint ses lumières, c'est lui qui doit contrôler le rythme. Mmh. Donc okay. peut-être bien laisser mmh. euh, 25 30 40, mmh. 40 Donc Manu quand Et il se dépose il ne s'informe pas, euh... pas. Bravo. <rire> quand il ne travaille pas une <rire> faut... j'ai juste j'ai juste vu le titre mais j'ai pas <rire> Et comme euh, comme les Initrans, c'est vrai que on a, on, en a parlé, on a évoqué vraiment brièvement mais il y a eu deux gros manquements à la sécurité. Le premier quand le débris un débris de la voiture de Magnussen est passé par-dessus les barrières et a un peu entaillé le bras d'un fan, alors en plus d'un fan de Kevin Magnussen et le Grand Prix d'Australie s'est ouais. défendu en disant que en fait bah, ils ont un peu renvoyé la faute sur la FIA en disant mais en fait c'est des barrières de 20 mètres de haut et voilà parfois ça arrive c'est mmh. la FIA qui impose des barrières de 20 mètres de haut et en fait parfois ça arrive que le débris dessus les au dessus des barrières donc il se dédouanait en quelque sorte sur euh, la FIA en revanche la, la, la deuxième chose c'est effectivement la présence de fans sur la piste qui était totalement contraire oui, contrairement alors bien sûr c'était un peu dû au, dû au chaos euh, de, de, de l'arrivée mais il n'empêche que surtout qu'on avait une voiture de Hülkenberg qui a eu un problème de, de RS juste à la fin Donc, euh, son, lui aussi a eu chaud. Un problème de reste juste à la fin, et sa voiture était électriquement euh, dangereuse. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai ah dit que plus choqué euh, de la sécurité. c'est pas le drapeau rouge, je sais ça. Mais... Euh, mais euh, voilà ils vont rencontrer jusqu'à 2037 heureusement qu'il finit pas à la fin de l'année. Et, et franchement c'est vu comme certains fans sont bêtes ils, ils auraient couvert la voiture ils auraient touché il aurait quand il val d'argent en putain c'est génial ils seraient tous mis dessus pour une <rire> de <l> expérience. <rire> et, par contre Gasly serait venu s'excuser <rire> parce que c'est à cause de sa faute <rire> par, par contre moi je suis désolé mais le, le super fan de Kevin Maxdussen qui était là avec son t-shirt Mercedes bon on, a, on nous la fait. Ouais, ouais, Je pense Ils que c'est un opportuniste repartir avec un prix, <rire> il n'a pas pu repartir avec, il est juste déçu. Mais alors ça je l'avais évoqué alors... sur je l'avais évoqué sur Twitter. Euh, peut-être que les gens l'ont mal compris mais moi je trouve qu'effectivement d'accord, il y a le débris qui volent dans le public. À un moment donné, à part mettre des, des barrières de 8 km de haut, euh, des choses peuvent arriver quoi, je veux dire c'est D'autant que il y a une vidéo qui filmer depuis les tribunes de l'accident de, de Magnusson et en fait les débris ne passent pas par-dessus mais à travers le grillage. Donc malheureusement, euh, c'est compliqué en fait de dire, est-ce qu'il faut mettre des cages en verre à ce moment-là, enfin, un plexi euh, pour, pour protéger, parce que tout, euh, tout grillage a quand même des trous. Et euh, une F1 le principe du F1, c'est que quand il un accident, elle se désintègre. Donc euh, là, le, le problème, à la limite, ça pourrait être BBS qui pourrait peut-être revoir ses jantes 18 pouces, parce que c'est pas la première fois qu'on a des jantes qui cassent comme ça. Euh, en faisant des débris, mais dans tous les cas, malheureusement, je, je pense que c'est moche pour le fan, et c'est n'est pas normal, entre guillemets, que ça arrive, mais euh, potentiellement, je suis pas convaincu qu'il y ait vraiment de solution à trouver à ça, euh Moi sort je rappelle, c'est marqué euh, sur les billets, rien. il y a une raison, hein, malheureusement, oui, tu peux tu, tu te en rends plus, sur un circuit, alors oui. il faut évidemment pas se faire percuter par les débris, c'est pas ce que je dis, c'est ça reste terrible, mais malheureusement ça reste un, un cas, s'il si avait été percuté et qu'on avait vu un vrai manquement à la sécurité, je dis pas, mais là il y avait quand même 5 ou 6 mètres entre le mur et la, le début de la tribune, il y avait des grillages, oui. en fait, normes, quoi voilà Oui, tout oh, ouais. quand, quand des, quand des, bon quand que des que gens euh, prenaient ouais. des, des roues sur la tête dans le public à l'époque sur les ovales là c'était un scandale parce qu'on mettait vraiment pas les choses correctement mais là maintenant c'est quelque chose qui est très <rire> je suis un fan des roues <rire> <rire> ah, c'était vraiment ce que j'ai dit ou, ou alors comme euh, je l'ai vu dans le chat c'est peut-être oui, un, un halo <rire> sur tous les spectateurs là peut-être qu'effectivement euh, ça est peut... obligé le port du casque sur les circuits ouais <rire> C'est incroyable. Les mecs ils devront tous venir avec un casque et avec euh, avec une combinaison comme les pitaine de wet. <rire> un casque qu'on vendrait 100 € à l'entrée des, des circuits. <rire> bon, évidemment, on a pas de petit profit. En plus le, le fan a expliqué que il à a... au début c'était le coup de sa copine qui allait être euh, qui s'il n'avait pas mis son bras pour euh, euh, pour pour la protéger. Et l'autre ça. Le lendemain, à la télé, il a dit qu'il avait levé le bras et heureusement derrière, il avait une famille avec des enfants et tout. Plus ça avançait, plus c'était... c'est <rire> celui... que... À la lui... fin, il a dit... <rire> C'est lui qui était lui qui a dit attention à Milton quand il y a eu l'oiseau sur la piste. <rire> il pense que tu tu lui laissais une semaine de parole à la fin il disait qu'il avait arrêté l'astre tout seul avec ses bras. Euh... C'est ça. <rire> mec, tu te dis compte tu faut qu'on dit non mais franchement on est passé à ça d'un nouveau un nouveau drame façon le Mans 55 je suis désolé rendez-vous compte. J'avais j'avais pensé au grillage des jantes grand comme ça qui est rentré dans le public. Merde. Le mec il, au bout d'une semaine il dit, heureusement j'avais construit le grillage juste avant le départ donc euh, sinon ça aurait été un carnage. <rire> oh, c'est vrai que bah, alors, par contre quand tu vois quand même le, le l'entaille qui s'est fait au ouais. coup si c'est arrivé dans le coup de là je, je pense qu'on on, on irait beaucoup moins mais euh, mm. mais malheureusement ça reste des choses qui sont euh, voilà hein, qui sont très euh... En fait ouais, il a, il a pas tort de se plaindre de la dangerosité du tout, mais je vois j'ai du mal à comprendre quelle quelle norme de plus on pourrait adopter euh, après moi faire comme Castellet mettre les tribunes à, à je sais pas combien se le gros problème reste Tu n'as pas pu repartir avec le débris quoi. Moi, je suis désolé mais bon. parce que tu il aurait ramené à la maison, il aurait dit à ses petits-enfants et là c'est le jour où j'ai j'ai pris j'ai si j'ai <rire> retiré si que ça... ça. Si ça s'était logé dans le coup de sa copine, il aurait pu repartir avec au moins tu vois donc <rire> mais j'ai pas osé la faire parce que moi j'avais peur la vain en disant et senti, ce serait terrible <rire> ce qu'elle s'apprête dans le coup et qu'elle reparte pas avec le débris. Mais là non ça, ça aurait été très <rire> ça, ça aurait vraiment été ah, dans ce cas-là Dans ce cas-là, ça aurait été sa copine, le débris. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est être... que dans les dans les émissions <rire> qu'on fait, il y a toujours un moment où on dit « c'est le bon moment pour rendre l'antenne ». Et je pense <rire> qu'on vient encore de le, de le vivre juste au matin. <rire> non, là, en fait, c'était le bon moment il y a 10 minutes, je pense. <rire> Donc, euh... <rire> Alors, Jomspil, tu t as vu sur Twitter qu'il était indiqué sur les billets « Botte transport et les Dangerous » un truc comme ça. C'est vrai ou c'est une vanne bah, Je viens de le redire là, parce que c'est vrai. C'est vrai, vrai de vrai. Les pas, billets, euh... il n'est pas une Ils sont, ils sont obligés. Ils sont obligés de l'écrire parce que ça permet aux promoteurs d'un tout petit peu se dédouaner. Euh, ça leur permet de ne ça. pas avoir de responsabilité s'il se passe quelque chose dans le dans, public. Si euh, vous tu viens, allez, que vous crevez, c'est votre problème. Tu viens atter... ça, Malheureusement, atterrier à ce que c'est payé. Encore une fois, toutes les toute la sécurité est faite pour que ça n'arrive pas. mais euh, tu as des voitures qui se percutent, t'as des voitures qui roulent à 300 km heure, tu peux pas, à mon avis, un débris, tu peux tu peux pas savoir exactement où partira chaque chaque débris euh, moi par an quand, quand, quand mag perd son pneu, le, le enfin ça rou le souci n'est pas tant se euh, jouer est environ dirait ça c'est quand même extrêmement dangereux Moi, encore une fois le souci n'est pas tant pour les pilotes parce que je rappelle qu'ils ont un halo donc euh, euh, c'est censé éviter que les, les roues euh, te parcuent mais si quelqu'un tape la roue et l'envoie dans le public là c'est évidemment dangereux mais c'est des genre de choses où tu peux pas euh, tu peux pas faire grand chose je pense hein, de de, de plus que ça. Mmh, Déjà dites-vous que le, le sport auto évolue parce qu'il y avait une époque où le, le, le, le la tribu était collée à la piste quasiment quoi ou enfin aux États-Unis, il y avait mmh. une époque où les mecs pouvaient se mettre au grillage du de l'oval. Euh, ce qui est, ce, qui est, ce qui est terrible. Donc euh, maintenant on, on, on, on, on fait ça de mieux en mieux mais il faut, voilà, il faut ah non, de... à Melbourne, Melbourne c'est ça, hein, ils sont allés sur la piste. <rire> <rire> oui là, là par exemple un, un pilote percute un, un, un fan qui est sur la piste là je pense qu'on peut se retourner contre le contre le fans il s'en sort quoi, parce que ah oui. là, il' a rien à faire là mais je mais pense sort pas. mais dites vous que c'est beau parce que là on dit que c'est un scandale et on se lève contre ce qui s'est passé pour l'organisateur et c'est normal en 2000 quand michael Schumacher doit faire ça avec ses mains pour dire aux gens de se barrer parce qu'ils ont envahi la piste pendant son tour d'honneur à monza Euh, on n'avait rien dit à l'époque. Mmh. On avait même dit, c'est beau, virgule, quelle ferveur Donc, euh... <rire> Le mec, il sautait au-dessus de la Ferrari, il disait, oh, c'est génial, c'est super a... Ah mais franchement, mais quelle passion <rire> Il y 15 bagnoles qui, qui, quand elles sont au ralenti, elles vont aussi vite que les que nous sur l'autoroute, c'est beau, laissons les gens traverser. C'était une autre époque, quand même. C'était autre chose. Euh... Tiens, d'ailleurs, vous avez parlé des célébrations sur le grillage, personne s'est plaint à la fin du grand prix comme si ça ne est-ce qu'il y a eu des gens qui sont rentrés sur le grillage faire bremmo que... je crois qu'il y, du... du... y, a... oui. qu y a du verre aussi, non, en fait, il y a du plexi, ouais, du plexi, il y avait ah, a... oui. oui, parce qu'on protège l'équipe mais pas les fans, là, <rire> oh, après, effectivement, j'ai vu le, le, le plexi c'est une bonne idée mais quand une fois Est-ce qu'on peut faire un plexi qui résiste à une voiture Moi, c'est ça le souci. c'est pas euh, euh, En fait, ce qu'il faut se dire, c'est oui, il faut protéger les débris, mais il faut surtout protéger et éviter qu'une voiture s'envole dans le public. Donc, bah, après, il euh, faut espérer, parce que si ça résiste par une voiture, ça veut dire qu'il y en a une qui décolle dans la ligne droite des stands à Melbourne, elle fauche euh, les, les gens qui sont dans les oui. stands. Parce que... Oui, Donc, oui, oui effectivement. J'espère <rire> je que c'est pour. Ouais. Pourquoi on ne tendrait pas effectivement une toile transparente derrière le, le grillage pour, pour faire un sorte de double protection après ça gênerait vraiment beaucoup la visibilité ouais. des, de la piste surtout s'il pleut en plus donc ouais si tu mets un filet pour, pour dit, les fans les fans ne voient plus rien quoi. ou même un filet comme au rugby ou quoi que ce soit pour récupérer euh, le ballon mais là ça devient, ouais, ça devient ça peut-être compliqué pour les oui, mais liberté euh, le fan ne voit plus rien mais liberty a pensé à tout parce qu'elle a ses dégâts c'est vendre des billets sans, sans qu'on voit la piste. Oui. Ça c'est très fort. Ça c'est fort. Ça, ouais, ça, franchement, et réussir à pigeonner des gens comme ça, c'est... Euh... Ah, je pense que c'est Zach Brown qui, qui, des... qui a la tête du truc. T'as des, des grands concerts où ils te vendent des places audio, tu sais, où tu vois pas la scène mais t'entends le spectacle au moins. Mais enfin là, le billet audio pour de la F1, c'est... C'est grandiose. Euh... Mais, mais rassurez-vous, <rire> puisque les gens pourront toujours utiliser les, les trottoirs le long du strip. Cependant, il y aura des... Il y aura des barrières avec des bannières dessus, donc on va... ils ne pourront pas voir la piste, mais au moins ils pourront marcher. Ils pourront, ils pourront gratuitement avoir le billet audio, c'est déjà pas mal. Oh, le but pour oh, eux, c'est la c'est rien, rien d'autre. C'est le billet de la fiesta, c'est tout. C'est la vitrine. Ça va, être, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Hein. Bon, bah écoutez, euh, oui, les, les plexiglas, ça permet de garder un requin dans un corte aquarium, alors retenir une <rire> voiture, ça aurait le fait oh la vache, as les mecs de chez SeaWorld qui vont arriver et dire on a la solution pour vous vous en faites pas on a pensé à un grand bassin autour de la piste oui par contre les voitures devront rouler dans l'eau, ça démerdez-vous ça va devenir compliqué on va s'arrêter je pense qu'on a on a bien parlé de ce Grand Prix d'Australie, de Formula et le prochain Grand Prix c'est le 30 avril il va falloir être patient Les fans d'Indica ont mangé leur pas noir en début de saison. Maintenant, c'est votre tour. Voilà, débrouillez-vous. Mais il y aura un sprint, peut-être une calife sprint, et une calife tout court, et une course. <rire> ah oui, c'est vrai qu'ils il veulent, qu veulent changer le règlement avant euh, l'Azerbaïdjan, parce que pourquoi pas, bah oui, tant qu'à faire, on, prend, on en est. Oui, Ça, est pourquoi est pas. De manière insidieuse, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire deux califes, deux courses, sur, sur un week-end de F1 et on réussit à faire passer le tout pour une bonne idée et ça c'est super impressionnant ouais on verra, on jugera sur pièce ouais. mais je suis pas forcément contre en plus, c'est ça le pire ouais, on, pièce, on verra effectivement s'il arrive à nous à nous mettre ça en, en place merci Manu, merci Alex, merci Franck quand un plaisir merci comme à toujours c'est le, le moment de sortir le drapeau rouge de cette émission Oui mais je voilà, je mets je mets le drapeau rouge. on va d'ailleurs non, on va d'abord faire 3 minutes d'émission sous safety car, voilà. Et quand Et quand Franck toi tu seras reparti, tu auras quitté la conversation, mais je mettrai le drapeau rouge dans ce cas-là et tu seras perdant. Bien sûr, C'est assez difficile bien sûr. John Smith nous dit monsieur Dufresne ne pourra pas garder le sprint à l'autre engagement. C'est vrai, bah oui. Oui, c'est vrai que maintenant à chaque course au sprint, je fais une course sur F1 restart avec l'équipe de Formule la. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme connerie encore Ça va être magnifique. Merci ouais, les amis d'avoir là. On se retrouve jeudi pour le Racing Café si vous voulez encore parler de ce Grand Prix Australie. Entre autres, parce qu'il s'est passé des choses réjouissantes aussi dans Sport Auto ce week -end. donc ça c'était chouette. Et dans les sports mécaniques en général. Et sinon, bah, on se retrouve au mois de mai avec Grand Prix. <rire> ça répute. À la prochaine les amis. Ciao, ciao. Au revoir. Hello, bonne soirée.